Bonsoir Comment allez-vous Bienvenue dans Grand Prix, ravi de vous retrouver. Enfin, euh, bonsoir, bonne nuit. Bon... Je ne sais plus où trop on en est, rassurez-vous. Donc, euh, à chaque moment de l'émission, je pourrais m'endormir subitement. Ça ne veut pas dire que ce que disent mes camarades n'est pas intéressant, bien évidemment. Euh, merci à Albert retour de 18, évidemment, qui nous écrit en japonais. Je n'ai pas encore euh, appris, J'ai pas eu le temps d'apprendre le japonais complètement. Je peux vous dire « kolichiwa. mais c'est je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je suis bien euh, navré, j'espère que vous allez bien. Et qu'on va passer une belle soirée ensemble, mais ça je n'en doute pas, parce que c'est toujours des très belles soirées dans ces émissions Grand Prix. On va revenir évidemment sur le Grand Prix euh, d'Italie. Merci à Camion de Vubrifiant qui s'est abonné avec Prime, toujours. On vous salue, hein, vous les merveilleux pseudos. <rire> <rire> pas, ouais, pas qu'elle vous flèche caca, mais c'est pas grave. bien. Bienvenue sur Internet, hein, bien évidemment. <rire> euh, ça nous fait toujours plaisir, mais continuez. Hein. On rappelle que chaque abonnement revient intégralement à la Fondation Michael Duforest. Donc bien évidemment, c'est toujours euh, un encouragement euh, sympathique que je vous donne. Pour vous abonner. Alors attends, son... j'ai pas vu. Qu'est-ce que le sondage Ce qui va le plus longtemps arriver, le début du Grand Prix ou une safety car Il y a match, il y a... y a eu match, vois, là, très clairement, entre euh, <rire> notre émission et la voiture sécurité pour clôturer donc ce Grand Prix d'Italie de Formule 1. J'ai failli dire Allemagne. On est bien, on est vraiment... Bon, ça va, c'est bon. C'est pas très loin. C'est bon, à une époque, les Allemands, ils avaient tous les drapeaux Ferrari, parce qu'il y avait Schumacher, là, il y avait tous les drapeaux Ferrari partout, c'est pareil. Il n'y a pas de, de souci. bien évidemment. Et merci d'Elme Murray qui donne de l'argent pour la fondation et la CSD. C'est important, ça fait vraiment euh, plaisir. On remettra une petite pièce dans le jukebox des transferts, bien évidemment, parce que comme d'habitude, on aura de quoi vous, de quoi vous en parler, euh, bien évidemment. Et puis on vous parlera de la Safety Car, hein, bien évidemment, euh, qui d'ailleurs est encore attendue. Moi, j'attends toujours qu'elle passe, là, donc euh, peut-être que ce sera assez, euh, assez rapide et assez sainment soupeux. Comment ça va, Franck Bonsoir, Michael. Bonsoir, Manu. Bonsoir, tout le monde. Bah, écoute, euh, ça va très bien. Ça y est, on en a fini de la tournée européenne des Grands Prix. On va partir maintenant... Bah, toi, tu reviens en Europe à la phase de barre, donc je sais pas, tu leur fais peur, peut-être. Je ne sais pas. <rire> et euh, Donc voilà, ouais, ça se termine. Max Verstappen, voilà, qui... Qui, qui gagne encore ce, ce Grand Prix. Euh, assez... Euh... Dire intéressant quand même, je veux dire, je veux dire même, si la, même si la note finale des abonnés canal a été assez méchante, mais je pense que c'est plus par rapport la fin du grand prix tronqué qu'on a vécu. Voilà, bah, hâte d'en parler avec vous, de, de débriefer tout ça, et puis hein, de voir les, les conséquences de, de, ce, de ce grand prix pour la, pour la suite du championnat. Si on peut encore parler de suite du championnat. <rire> C'est-à-dire que un, ça devient un petit peu long avant le premier Grand Prix où Max Verstappen voilà. pourra devenir champion du monde. Ça, ça devient, un, devient un petit peu compliqué. Manu, comment vas-tu Bah Ça va, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Effectivement, ouais, ça devient un peu compliqué pour les, les rivaux de Max Verstappen. Je me demande si Verstappen ne cherche pas juste à gagner une course en étant parti de chaque place de la grille. Parce qu'il a fait 14, <rire> il a fait 10. Là, il fait 7. Donc, on dirait qu'il essaie de trouver un peu des, des différences, des petits challenges. C'est vrai qu'à la fin, euh, c'est lui qui gagne. Et puis, effectivement, on verra un peu s'il sort du safety car. Mais personnellement, je suis content que ça ait fini du safety car. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que, oui, vous pouvez le dire dans chat, oui, parce que ce fiefé Manu n'apprécie pas la compétition, il n'aime pas le sport automobile. Voilà, écoutez, je pense. Non, parce qu'il avait fini son texte, moi j'avais calculé mes classements et tout, ou l'Xbox. Ouais, j'avais la flemme de à un moment donné, ça devenait un petit peu. Ouais, ouais, les, les rushs chinois, c'est bon, hein. la de 2021, c'était pénible. Moi, je vous avoue, j'ai suivi le Grand Prix comme j'ai pu sur Twitter. Euh, parce que, fun fact, hein, pour ceux qui ne le savent pas, F1 TV Pro n'est pas disponible au Japon. Ah. donc autant vous dire que y avait, euh, je n'avais euh, littéralement aucun moyen légal de regarder le Grand Prix NordVPN euh, oui alors, euh, <rire> Moi, oui, oui, oui à... euh, encore une fois je... <rire> je tu m'as dit ça de mon Michael en plus mais j'ai pas pensé à dire que tu pouvais le suivre sur le live, enfin, sur le live texte de Next Gen donc Oui, non, mais bien, bien, et, et finalement, j'aurais peut-être beaucoup mieux compris ce qui se passe parce que euh, là, j'ai testé pour vous, suivre un grand prix sur Twitter, c'est imbitable, hein, je vous le dis tout de suite, c'est absolument incompréhensible, euh, puisque les réactions des gens sur Twitter, c'est juste, oh, oh, oh, voilà, c'est à peu près ça. J'ai appris, appris à Sébastien Vettel qui, que Sébastien Vettel a abandonné grâce à des messages qui étaient indiqués, oh, dommage pour Vettel. Je veux juste comprennent de ça, moi ça devient très compliqué cette affaire et puis j'ai visiblement compris que la fin avait été un petit peu tronquée en lisant des messages euh, que, je ne pourrais... que la bienséance m'empêche de vous répéter euh, bien évidemment merci beaucoup alors là attendez c'est merveilleux merci à Sepson donc c'est abonné avec Prime merci à un utilisateur anonyme qui a offert un abonnement de niveau 1 à la Safety Car <rire> très heureux que la Safety Car se soit abonné bien évidemment ça nous fait plaisir merci à Goodcar aussi qui demande c'est mieux sur Twitter ou devant la télé yeah. Ah, il y a match, hein, mais. Non, non. Devant la télé, avec Gaëtan Villon. Bien évidemment. Euh... J'espère qu'il est il est Non, je veux dire, j'espère qu'il est revenu. Non, oui, Gaëtan Villon est... Oui, non, j'espère qu'il est revenu, parce que du coup, son vol de Milan a-t-il enfin décollé C'est la grande question du week-end. <rire> je vais partir à midi, à 15h, il est toujours sur le tarmac. donc... Euh... Euh, C'est bordel, lundi, en Italie, ouais. J'ai envie de dire quel jour est ce n'est pas le bordel en Italie au niveau des vols et tout ça. Je pense que là, pour te dire que c'est assez régulier. Euh, mais non, ça que c'est, ouais, c'est, c'est spécial. Là dessus sur Twitter, là, c'est quelque chose. C'est une expérience de vie que je ne réitérerai pas de tôt, Je le souhaite, euh, bien évidemment. Jonathan, ce que dit dis, Monaco par avion. Non mais il est environ d'habitude pas à Monaco quand même. Restons, <rire> restons calmes. Il <rire> est juste commentateur de la Formule 1 à Ils ont, bah, ça va, c'est pas... pas, Max Verstappen. Hein. Ah, il s'est énervé avec la fin de course en plus. Oui, bah. Mais il dit, allez, relancez, il a relancé. Par contre, il était seul, on est d'accord. Au niveau, oui, de... oui. oui parce que j'ai regardé les, les highlights sur YouTube. Effectivement, je l'entendais que sa voix. Euh, et à mon avis il devait je veux dire pas mal de choses annexes à la course parce que vous savez donc il coupe en fait les commentaires pour les... quand en gros il dit des choses qui n'ont rien à voir avec l'action en piste il ne les met pas dans le résumé, il y a eu de longs moments où on n'avait pas de commentaires sur, euh, sur ces images <rire> c'était quelque chose, euh, mais du coup messieurs, eh bien, écoutez la, la 37ème victoire cette saison de Max Verstappen, hein, si, on, si on inclut les sprints euh, les sprints, l'arrivée le, aussi entre le, le motorhome et le Et, et les stands hein, bien évidemment l'arrivée au motorhome pour manger le petit déjeuner bref il gagne tout cette année Max Verstappen <rire> ça commence à devenir assez euh, incroyable euh, bien entendu parce que là, euh, là c'est à dire en plus il essaie de gagner à chaque fois avec des pérités c'est ce qui est très beau <rire> c'est qu'il faut absolument toujours en avoir et pourtant euh, montrer qu'il reste le, le meilleur Max Verstappen qui s'impose alors quand même on me dit avec quand même 2 ,4 secondes 4 d'avance sur Charles Leclerc donc l'écart était quand même là <rire> comment ça c'est un scandale euh, John Russell qui est 3ème devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton euh, pour le, le top 5 de ce, de ce Grand Prix euh, messieurs, écoutez chez Red Bull, bon, ce, que, ce qui est pratique c'est qu'en fait la partie décryptage dé dé du Grand Prix va aller très vite puisque j'ai l'impression que c'est la même chose depuis 5 courses dans toutes les équipes donc ça va aller au moins très rapidement euh, à dire tout ça puisque bah voilà, hein, Max Verstappen, bravo à lui euh, il a été top et puis Sergio Perez il a été moins top puisqu'il finit 6ème mais il partait 13 Partait ah, loin tôt. ouais Un peu plus. Non, ça, a, ça a été euh, après, vous euh, savez que Verstappen, là, ça commence à être euh, c'est un peu ce qu'on disait déjà la dernière fois dans le Grand Prix, c'est à dire que c'est euh, on, on sait pas quelle place il aura dans l'histoire, mais on sait que cette saison là restera comme une des meilleures saisons faites par un pilote de F1 en fait, parce que là il en est à 11 victoires, 5 consécutives euh, en partant de n'importe quelle place, donc c'est à dire que là il s'est refait un pool moteur tranquille et il a gagné les trois courses dans lesquelles il a pris des pénalités pour ça, euh, et puis voilà, donc c'est. Euh, il n'y a, a rien qui l'arrête en fait la RB18 est supérieure en tout cas à ses mains elle est supérieure à la concurrence euh, au point de faire dérailler Ferrari mais là pour le coup on ne peut pas le reprocher, on y reviendra après et puis euh, comme d'habitude en fait c'est pas, pas, pas idéal pour lui le vendredi, il n'est pas trop là le samedi on sent qu'il est là mais de toute façon il n'avait rien à jouer en qualif donc ils ont tout misé sur la course et le dimanche bah, il part septième fin du premier tour il est troisième fin du quatrième tour il est 2 à partir de là la course était foutue Leclerc aurait eu une chance de gagner si Verstappen n'avait pas réussi à remonter, s'il y avait un problème au départ ou quoi que ce soit, à partir du moment où au premier tour, il est troisième, en fait, la course est pliée. Parce que de toute façon, on sait que Russell ne va pas s'opposer à lui et que, euh, que Leclerc n'a pas non plus le, le matériel pour. Donc euh, Après, Verstappen fait corps avec sa voiture. Moi, j'ai je, je, toujours des réminiscences de Vettel en 2011, de euh, Hamilton en 2017 ou 2015, de euh, Schumacher en 2002-2004. C'est des, des saisons comme ça où... Il n'y a juste pas match en fait. Le pilote est trop fort, sa voiture est parfaite. Donc euh, voilà, et en l'occurrence, Red Bull sont bons sur tous les terrains. C'est vrai qu'en qualification, ça, ça trompe un peu parce que euh, bah, eux ne visent pas trop la pole. C'est un peu comme on retrouvait déjà à l'époque euh, dans, dans certaines saisons, comme j'ai parlé avant, à part 2011. Mais jean Schumacher à l'époque ne, ne, ne, ne battait pas tout le monde pour la pole, notamment en 2002. Et pourtant, à la fin, en course, c'était lui qui gagnait. Et là, c'est pareil en fait. Euh, Verstappen et Red Bull misent sur la course et. Euh, Et le dimanche, ils sont imprenables depuis maintenant euh, mi-juillet. Donc, euh, c'est euh, impressionnant et je pense que ça va durer. Honnêtement, sauf incident, je ne vois pas comment ce va les les chercher. Après, il y a des courses piégeuses. Hein. Singapour, ça va être tendu évidemment, c'est une course compliquée. Euh, les courses nord-américaines vont être tendues aussi. Le Brésil, c'est toujours quelque chose qui peut réserver des surprises. Mais sur le papier, il sera le plus fort en fin de saison. Et il n'est déjà plus qu'à trois courses du record de victoire en une saison. Sachant qu'en termes de, de victoire en carrière, il a déjà égalé, par exemple, Nigel Mansell. C'est euh, voilà, un palmarès qui monte très, très vite. Il n'y a pas une victoire d'Alonso C'est ça. Alors J'ai l'impression que Michael, tu n'as pas trop compris, Manu, parce que tu n'as pas utilisé les bons mots. Donc, hashtag bravo, hashtag victoire. Hashtag victoire. Ouais, à un moment donné, il faut que j'arrive à... Ah, Moi, c'était la déception absolue quand je lui disais le truc. Ah, Verstappen, il y a une place, encore une. Ah oh là là <rire> mais ça devient, ça devient compliqué non, ce qui est bien c'est que Twitter ça te survend des ouais. trucs aussi parce que par exemple le, dépasse, le double dépassement d'Hamilton moi j'ai cru que c'était une malheur absolument incroyable et puis finalement il a oh, juste accéléré il a mis toute la gomme, toute la sauce c'était pas... joli mais c'était oui, moins, à... moins beau que ce qu'il a fait à Silverstone ah bah Silverstone c'est extraordinaire bonsoir à la grue de Monza qui vient de nous rejoindre dans le chat j'ai envie de dire enfin on est, on est bien, on est bien accompagné <rire> non bah, je ne vais pas en rajouter par rapport à ce qu'a dit Manu qui c'est totalement, totalement juste effectivement sur Mike Verstappen son... sa domination cette année Voilà, on on s'attendait pas forcément à ça après un début de saison où c'était beaucoup plus équilibré entre, entre Ferrari et Red Bull. Donc, euh, bah, bravo à Red Bull, bravo à Max Verstappen pour, euh, pour réussir à s'en sortir malgré les, les aléas de fiabilité du début de saison, qu'il qu paye maintenant avec effectivement un pool de moteurs à reconstituer pour bien finir. Euh, voilà, ils, ils travaillent bien, ils ont l'habitude effectivement de, de, de genre de, de situations sous pression par rapport à Ferrari qui a été un peu moins à l'avant ces dernières années. Donc, forcément, il y a aussi y a un petit côté expérience de ce côté-là qui, qui joue. Red Bull savait qu'ils allaient payer une pénalité sur ce circuit, ils ont réglé leur voiture dès le, dès le vendredi pour la course euh, en plus ils n'avaient pas d'aileron spécialement, Monza, c'était le même Raylon Caspa, donc euh, peut-être qu'il n'y avait plus de budget <rire> pour une fois, ça y est, on arrive au bout du budget chez, chez Red Bull mais, <rire> mais voilà, c'est un pari aussi qui se révèle payant parce qu'avec une monoplace qui est un peu plus rapide avec un moteur qui pousse on peut avoir une, effectivement une, un véhicule qui est un Une F1 qui dégrade moins ses pneus aussi en course, donc euh, voilà, bah, Verstappen a construit sa, sa victoire là-dessus. Pour lui, c'était hors de question d'avoir à faire deux arrêts. Il avait une voiture qui était parfaitement réglée pour faire un seul arrêt, donc il n'a pas, pas cédé notamment à la sirène de, de la virtual safety car euh, du début de course. Euh, on en reparlera aussi, parce que du coup, il y a le choix stratégique de Ferrari derrière qui a, qui a été différent. Mais euh, voilà, donc euh, c'est un week-end maîtrisé euh, dès, dès le départ. On, on sentait que Ferrari avait.. Euh... Alors quand, quand le week-end a en fait, démarré, tout le monde était déjà Red Bull boule favorite parce qu'effectivement, grosse vitesse de points. Mener la vie dure jusqu'en qualif, jusqu et en plus ils ont eu la pole. On a vite compris pourquoi, c'est qu'effectivement, je pense qu'à domicile, Ferrari a tout misé sur, sur la pole position de, devant, la, devant les tifosi Et après, c'est un peu Adienne que pour en course, quoi. Et euh, bon, ça pas passé cette fois-ci. Mais voilà, on, on, on a cru un instant. enfin Les tifosi ont cru euh, un peu plus longtemps encore, mais voilà, tout était bien maîtrisé du côté de Red Bull. Effectivement, Verstappen se rapproche du record de victoire euh, donc en une saison, mais par contre, il faut quand même rappeler qu'on a 22 courses cette année. Donc s'il a avait 14 courses sur 22, euh, ça ne fera pas encore un... Si on veut vraiment faire quelque chose comme une domination à la Chouard en 2003, c'est ça Je crois que voilà. 2002. Euh, non, l'année où, où il a fait ses 13 victoires. Je crois que Le 2004, deux... pardon. 2004. 2004, voilà, donc où il a fait ses 13 victoires, c'était 13 victoires en, en 16 courses. Donc là, pour que ça fait 72,22% des, des, des courses gagnées, pour que Verstappen fasse aussi bien que ses 72,22%, donc il les bat même de 0,5%, il faudrait qu'il fasse euh, 16 victoires en 22 courses, et pour le battre maintenant, 17 victoires en 22 courses, c'est-à-dire en gros finir, euh, les, gagner les 5 ou 6 derniers Grands Prix de la saison, euh, pour être à un niveau, pour un pourcentage comparable sur un nombre de Grands Prix. Donc, ok pour le nombre de, de victoires en une saison, mais en termes de domination. Euh, Il va quand même falloir aller chercher de, le, le record de 2004 en, en termes de nombre de Grands Prix. Mais qui sait, peut-être qu'il battra le record du nombre de victoires de baclaré Honda en 88, bien évidemment. Mais <rire> c'est assez incroyable. Et Nitra a raison de le dire en chat, puisque Verstappen va devenir le, le premier pilote champion du monde avec un moteur Red Bull Powertrains. Ça aussi, euh, précurseur, bien évidemment. Hein, légendaire, point. <rire> si vous voulez faire vos tweets. La grue de on rappelle que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ça, c'est sûr. En parle de puissance... C'est Wild Power bien évidemment, qui a remporté euh, Et donc, bravo à Power qui remporte une super licence. Oui. Peut-être que oui. ça peut intéresser AlphaTauri de titulariser un Australien de 37 ans du euh, <rire> côté du Tsunoda. Il faut, faut que Alpine le prenne parce qu'il est Australien comme Piastri, il a 41 ans comme Alonso. Donc, ça fait le, le mix parfait entre les deux. Il a 41 ans Oui, <rire> il a 41 ans, Power. Non, mais à un moment donné, c'est plus possible, là. <rire> oh, la vache Oui, au niveau âge, il est à 1 Scott Dixon, et à 0,7, 0,8, euh, et au casse Comment, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer aux gens Ouais, mais Indycar, tu vois, c'est vachement bien quand même, le champion il a 41 ans, c'est quand même, ça devient un peu compliqué cette affaire. Euh, voilà. Trump qui demande pourquoi Rossi n'intéresse pas la F1, parce qu'il est déjà venu. Et que tout le monde, personne ne s'en rappelle. Rappelez-vous, c'est lui. Ouais, mais c'était j'ai vu qu'il qui a mis ce très bon tweet disant qu'Alexander Rossi était parti pour être le, le meilleur placé euh, pour succéder à Alexander Rossi, dernier américain en France. <rire> euh, c'était. Euh... Ouais, Buzzy est aussi choqué que moi. Hein. 41 ans, là, c'était. Eh oui. C'était bien. Et sinon, je, je vais juste revenir vite fait sur Verstappen. Euh, le, la, la statistique qui fait très très mal à cette saison, c'est quand même qu'après 3 courses, il avait 46 points de retard et qu'aujourd'hui, il en a 116 d'avance faire un total de 162 points repris à, à Leclerc en l'espace de euh, 13 courses. Du coup. Donc, euh... 12 parcours en moyenne, oui. Ça devient, ça devient, ça devient ça. difficile. Euh, de, ça devient difficile. Écoutez, déjà, saluons Ferrari qui n'a pas raté derrière donc Déjà, on peut ah oui. ils, ils, ils ont rien raté quand même. Non, ils n'ont rien raté ce week-end. Enfin, Par le fait de ne pas avoir une voiture qui soit assez rapide pour lutter contre la, la, la Red Bull en course. Pour une fois, Miloto, euh, a raison. Mais okay, oui, est-ce est que Binotto a donc déclaré que oh, mais vous savez, la stratégie était mauvaise on <rire> <rire> Opérationnellement parlant, on est aux fraises, vous comprenez. Mais non Il a fait 4 courses qui disent oh, ça, la voiture est pas assez bonne, pour une fois, il a raison. Mais mais c est c est cool. Oui, c'est ça. Comme justement il voit juste, il dit non, mais la voiture était très bonne, elle avait l'argent, <rire> mais... Non, puis, puis même, même la stratégie, en plus, s'arrêter sous la voiture de sécurité virtuelle, c'était la bonne. Que... C'était le bon moment. Il enfin, fallait ouais. tenter autre chose. Le seul souci, c'est que Malheureusement pour eux, la, la VSC s'est arrêtée un peu trop tôt. Mmh. Donc, euh, Leclerc n'a profité qu'à peu près de la moitié du bénéfice apporté par cette, euh, par cette VSC, puisque la VSC est repassée au vert quand il était dans, dans la lane. Donc euh, toute la longueur, cette très longue lane de Monza, quand les F1 passent en plus à côté à 300-320, euh, ça, ça, ça, ça calme encore plus le, les écarts. Donc, bon, ça n'aurait peut-être pas changé la physionomie du Grand Prix. Verstappen l'aurait rattrapé un peu plus tard. Sauf que peut-être quelques 7 8 9 secondes de plus d'avance par rapport à une VSC totalement utilisée eh ben, il serait peut-être peut-être plus gérer un seul arrêt. Voilà. Et on peut peut-être plus lui chausser des médiums mais euh, pardon des durs à la place des à la place des médiums et aller au bout en, en un arrêt et là ça aurait pu être jouable quoi. Mais bon voilà Il n'a pas eu cette, cette chance là encore une fois, voilà. mais voilà. Sinon, pour le reste, Ferrari, non, super week-end, je veux dire, avec la voiture qu'ils avaient chopé la pole à Monza devant les Tifosi. Je pense que c'était bien en course. ils savaient voilà. Et puis après, le reste, deux, voilà, deux très bons arrêts, 2 secondes 2, 2 secondes 4, je crois, ou 2 secondes 6. Oui. Euh, non, non. Là, sur ce week-end là, ils ne sont pas foirés du tout, quoi. Et même non, la stratégie, non. effectivement, il fallait faire quelque chose de différent. Et de toute façon, ce qu'a ce qu dit, qu dit Christian Horner c'est que si Ferrari s'était pas arrêté, nous on se serait arrêté. Ouais, oui. ça. Ils auraient, gagné. Ils auraient voilà. gagné parce que de toute façon, Verstappen aurait fait cette espèce de sprint qu'il est, qu est capable de faire euh, quand il est en retard et il aurait fini par rattraper Leclerc. De toute façon, parce que là en fait, il a, il a quand même contrôlé la course, il a quand même pas roulé, il a roulé à sa mesure en fait euh, pour garder de l'avance. Mais s'il avait été dans, la, dans le rôle du chasseur, euh, il, aurait, il aurait gagné quand même. Donc, surtout qu'il aurait profité sûrement de, de, la, de la fin de, de la safety car à la fin pour être en tête à ce moment-là. Mais bon, après, c est, c est, on peut pas refaire la course, mais il n'y avait pas d'issue, on en a parlé très vite pendant le Grand Prix avec Franck, qui n'y avait pas vraiment d'issue dans laquelle on voyait le clair gagner, parce que de toute façon, euh, la stratégie à deux arrêts était tentée, mais elle était visiblement perdue, il aurait fallu un timing parfait d'une autre efficace pour le deuxième arrêt, mais bon. En, en fait, c'est peut-être le... Vous voyez, moi je suis un grand défenseur du DRS habituellement, vous savez, je suis celui qui trouve toujours les bons côtés, mais, mais en fait, je, je pense sincèrement que la... en fait, ce qui est devenu la Formule 1 aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit sur ce Grand Prix-là, si vous voulez, c'est que Euh, comme tu n'as plus moyen de vraiment pouvoir garder une voiture derrière ou quoi que ce soit, tu, tu peux beaucoup moins contrôler qu'avant, <coughs> en fait tout le monde fait sa course, et puis au final on voit ce que ça donne quoi, finalement, parce que vous voyez ici, euh, Verstappen pouvait faire ce qu'il voulait, de toute façon il aurait fini devant Leclerc certainement, enfin voilà, c'est un petit peu des, des choses qui font que c'est euh, plus compliqué, et c'est ce qui explique aussi que Verstappen puisse gagner depuis un peu de, à peu près toutes les places de la grille euh, en ce moment. Euh... Non, mais c'est pas, pas trop con. Ils devraient peut-être réfléchir à un système DRS, un peu comme le push-to-pass en, en Indica, où finalement ils auraient un temps d'ouverture de DRS par course et non pas euh, une, une occasion d'ouvrir. Et en fait, où ils puissent s'en servir aussi pour défendre. Ce serait vachement tactique, ce serait super intéressant. Parce que tu regardes, quand tu regardes le début de course de Verstappen, vraiment, enfin, <coughs> il serait parti de la première ligne, ça aurait été exactement pareil. Donc. Mm -hmm. euh... Euh, tu tu n'as plus trop en fait C'est ce... sûr que <rire> ça, a dû, ça a dû refroidir les pilotes qui étaient devant lui, euh, qui se sont dit putain, c'est bien, on est, on est qualifié devant une Red Bull, et puis en fait, ils se font juste déposer quoi. Il n'y a pas de match. C'était terrible. Papa lui a moi, fait ça, fait ça. Un, un package spécial Monza, oui, bah, on prévu, bah, tout le monde enfin Tout le monde, oui, non, mais Red Bull avait spécialement choisi de ne pas avoir ce package là parce qu'ils ont un avantage énorme en vitesse de pointe habituellement avec une traînée très faible. Donc eux, ils ont sacrifié cette vitesse de pointe pour en fait, être quasiment au même niveau que les autres, mais avoir beaucoup plus d'appui et donc plus de grip, donc moins de surchauffe des pneus dans les virages, et euh, ça a très bien fonctionné. Et on a Borkowski qui dit à la prochaine, il peut tenter de la gagner depuis le parking spectateur, bah, oui, mais heureusement, la prochaine, c'est Singapour, et là, pour le coup, et bien, les parkings spectateurs sont sur la piste, bien évidemment, puisque c'est un circuit en ville. Donc... <rire> parking, parking souterrain, ça marche aussi. <rire> c'est une barrière de, de, de péage c'est Mathieu des... Minoto qui a la barrière je... oh. il faudrait voir <rire> par... qu'on les parkings dans certains pays où tu... c'est la voiture qui monte alors Stappen qui arrive <rire> <rire> il a une telle réussite je pense que ça ferait comme Hamilton en 2017 il partirait 9 e et puis il se retrouverait en... en tête au deuxième virage après un monstre crash devant lui c'est donc... <rire> oui, Finalement... vrai qu'en plus il a la réussite en ce moment avec Verstappen. on peut saluer quand même euh, euh, Carlos Sainz hein, qui partait 18 e qui finit 4 e lui pour le coup il a été il très bon c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur Ferrari pour une fois parce qu'ils ont fait ça non. bien non, oui. c'est quasiment une de leurs meilleures courses de la saison Je... ouais. vraiment pour le coup il y a eu zéro quack, les deux pilotes ont fait un travail de fou tout le week-end euh, la stratégie était bonne, les arrêts étaient parfaits il euh, y a eu en fait il ouais, y a eu zéro problème, un peu comme ça me fait un peu penser à l'Autriche à part qu'Autriche il y avait une casse moteur quand même mais où on les voit vraiment évidemment Bahreïn où ils font doubler, mais on les voit dominer et pas faire d'erreur donc euh... C'est dommage parce qu'effectivement ça arrive trois fois par saison, alors que Red Bull ça arrive. Ah, Singapour, fois ça ou... peut être différent. Singapour, ah ouais. ils, ont, ils ont une voiture qui est taillée pour euh, pouvoir faire quelque chose de bien. C'est le lieu d'une de leurs de leur, de leur dernières victoires avant, euh, avant cette année, mais euh, ils, avaient, ils avaient gagné en 2019. Donc, euh... Qui sait Peut-être que oui. ça leur rappellera des bons souvenirs. Et... Peut-être que Carlos Sainz pour remporter son, son deuxième grand prix devant un Charles Leclerc qui ne comprendra pas la stratégie, mais qui dira ah Non, mais c'est bon, euh, il <rire> n'y a pas de souci, je, je veux juste comprendre. Mais <rire> ça et je euh, bon aussi à signaler pour Ferrari que la livrée était très sympa. J'ai finalement beaucoup aimé le, le capot jaune et le Ferrari jaune. Le Ferrari, jaune, Ferrari là, sur, sur l'aile droit ouais. arrière, je trouve qu'il est sympa. J'ai vu qu'il a remporté beaucoup de suffrages sur les, sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'était super. Surtout qu'ils n'ont rien d'habitude sur l'aile arrière, arrière, il est tout noir, il n'y a pas de sponsor donc. dessus. Donc non. Pourquoi ne pas le, le garder en tout cas je pense. Si s'ils si ont, des, des, si ont des community managers et des gens comme ça qui sont, euh, qui sont un minimum attentifs à ce qu'ils s'est dit, je pense qu'ils pourront, pourront penser et à Oui, mais on, on sait que non. <rire> Parce que <rire> s'ils si, étaient attentifs à ce qu'ils disaient, ça se ferait longtemps qu'on le, le remarquerait. <rire> <rire> c'est vrai. Je rappelle que c'est quand même l'équipe qui avait tweeté euh, que, que c'était Verstappen qui avait craché les deux ferrailles à Singapour. <rire> Ah, c'est vrai. Non, mais ça va, c'est juste une représentation des faits. C'était une catastrophe absolue. Et c'était avant qu'il fasse affiche Rossic. Ah oui, Rossic, là c'est extraordinaire. Rossic, je sais pas comment on peut dire ça. On aurait dit que tu parlais de Valentino Rossi, j'étais perdu. Valentino Rossic. Nitram qui a dit j'ai bien aimé le fait que Williams ait changé de sponsor sur les pontons, donc on parle de livrets Sans doute. Est-ce qu'on peut pas y livrer parce que c'est le carbone en dessous, donc c'est un peu. Mmh. <rire> mais non, un hommage à la reine. était en noir. Ça ah, arrangé d'ailleurs ce week-end. <rire> franchement, j'ai été surpris que personne prenne le, le, le pas du truc pour dire on va mettre la voiture tout en noir pour rendre hommage à la reine et gagner quelques kilos. Même. Alpine s'est dit tiens, hey, on va mettre le museau. Et voir le museau, c'est très, très bien. C'est ouais. ça Petit museau noir, ça passe. Euh... <rire> La demi-faire, après Abu Dhabi 2010, c'était quelque chose. Oh, putain, oui, on avait déjà Twitter en 2010. Rendez-vous compte. Mais ça, j'avoue mmh. que j'étais pas. par ouais. Après, après, après ça. pas... J'étais pas encore dessus, Mathieu. Je ne me rappelle plus de ce qu'il avait dit. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Nous, on n'est pas des. On est, on, est, on, est, on est des vieux de la vieille des réseaux sociaux, mais pas tant que ça, finalement. <rire> pas à ce point-là. Euh, Mercedes, messieurs. Bah, écoutez, j'ai envie de dire que c'est un peu comme d'habitude. C'est un marché. On a salué la belle remontée de Sainz qui fait 18 à 4. Saluons celle d'Hamilton qui fait 19 à 5. Plus compliqué pour Hamilton quand même. Il a eu du temps à mettre ses pneus en température. Par contre, une fois qu'ils ont été en température, ça n'a pas fait semblant. Et après son arrêt, il fait ce double dépassement. Et c'est vrai que ça a été quand même super efficace. Les premiers tours ont été catastrophiques. Il s'est retrouvé bloqué derrière Magnusel et la Je pense qu'il a dû commencer à se dire Putain, ça va être une course horrible. Et finalement, ça s'est décoincé rapidement. Les traps des oui, c'était compliqué, là, quand même. Ouais, rempris, ouais. Tu as vu que House of Dragons ne se chargeait pas sur son iPad, et il a dit, bon, peut-être falloir que je m'y mette. Il l'a rangé, je l'essayais bien. Ça se trouvait, quand on le début, oh, puis merde, finalement, bon, ce mot a... Allez, on <rire> <'ai> envie de... <rire> non, il y est. Il a une boîte. Il a un tonne finito, God Russell, le pense tous les jours. Mais il y a quand même y 35 y avait... points, au championnat. Il a mal écrit Fraud Milton, mais... Euh... Non, <rire> mais c'est sûr que, ouais, après, de toute façon, non, ça terrible, se trouve... C'est terrible, comptable, alors qu'en perf, ils sont très proches, évidemment. Sur le plan comptable, il paye les, les, les, les week-ends d'expérimentation chez Mercedes, est-ce que c'est lui qui s'en chargés. Par contre, qui met une pièce là maintenant pour être sûr que... Enfin, moi je suis quasiment sûr que Mercedes n'en gagnera pas une cette année. Et donc ce sera la première saison de, de Hamilton sans aucune victoire depuis qu'il est arrivé en F1. Ah, moi je enfin, le vois quand même en gagner. Ouais, vois, moi je parie sur une défaillance de Red Bull et un jour où Ferrari <coughs> n'arrivera pas à... Il reste plus beaucoup de course, hein. Six courses, 6 courses. donc. Euh... Ouais, je sais, mais il reste compliqué tu vois. Genre soit un bon fiasco au Japon, soit... Singapour peut être vraiment une course compliquée, parce qu'elle dure deux heures, il y a des... Singapour, ça heure. peut le faire. Sur le papier, c'est... Le... Après, de... après, Budapest, la... Budapest, voilà, après Budapest, c'est la, la course où Mercedes serait quand même censé euh, tirer un peu mieux son épingle du jeu. Ouais, Mais et euh... Hamilton est vraiment très très bon là-bas. Sinon, après, effectivement, ça va être compliqué sur la tournée nord-américaine. Je pense que leur châssis et leur aéro vont être catastrophiques à Austin. Euh... Et après, effectivement, il restera le Brésil, ou Hamilton peut faire Mexique, à voir avec l'altitude le... On peut compenser. On peut, leur... peut jouer un peu, ouais. Mais moi, je la sens mal quand même, quoi. Oui, non, pour ça moi, commence Singapour compliqué. Ah, ouais. moi, à Singapour au Brésil. Pour moi, c'est à Singapour au Brésil si vous en gagner une, mais ça risque ouais, de un peu compliqué. Peut-être Abu Dhabi après une safety car dans les derniers tours. Ce et... se <rire> oh, serait marrant. De... <rire> T'imagines, pour finir la carrière de Latifi en F1, il se recrache à 5 tours de la fin. C'est le scénario pas... inverse, c'est Verstappen qui est devant Hamilton de Rennes. <rire> pour finir la carrière de Meetit sur la F1. Il relance la, la course comme un connard à rien tourner à la fin. C'est me... <rire> lui qui arrive à dire écoutez, bon là, les, les directeurs de course ça devient compliqué, j'ai donc décidé qu'il n'en aura plus. <rire> C'est AWS ouais, qui gérera il... ça maintenant. Il a déjà annoncé que leur temps était compté parce qu'il a dit que c'était des pansements euh, provisoires, donc euh, pas, non, là, on, je... met, on met l'IA de F1 2022 pour faire directeur de course. Oh, non, putain, non, par pitié. <rire> C'est F1 man... Manager à la rigueur, mais pas F1 2022. Pensez mieux à, <rire> à Eduardo Freitas qui... Qui a dû se lever au Japon. Qui dit « Ce week-end, je fais le Weka Fuji. Ah, je suis un pansement. D'accord. <rire> <rire> ah, pas de, temps, pas de pas problème. Euh, et tu me demande si on prend les directeurs de course de F2 et F3. Surtout celui non. de la, à, En F3, ils étaient très bons, là, ce week-end. Non, je... non, non, pitié. Pas de pitié. même un F2. Ce week-end. Il n'y a pas de point de super licence pour les directeurs de course pour gravir les échelons <rire> Non, mais là, la F3, je t'avoue que là, euh, suis cette espèce de fiasco total. Mais quoi, fiasco, Victor ouais, Martin, de c'est devenu champion du monde. Hein, donc c'est tout ce qui compte, bien évidemment. Il est devenu il a, il champion non, du, non, monde de es, es du monde de Formule 3. Il n'est pas champion du monde. Non, non, non, non, non. Moi, Franck, je suis désolé. Je m'intéresse aux vraies sources. <rire> je Et donc tout oui. le monde a dit champion du monde, ce qui est le donc. Diffuseur forcément... officiel euh, de la, voilà. la F1 a dit. Euh, voilà. Du monde, ouais. Ce sont des gens qui en diffusent des courses. Ouais, tu as écrit Machin, Machin, Martin, Martin. Victor Machin. <rire> Victor Machin, c'est pas il Ils il ont vraiment écrit vrai. Machin. Victor <rire> Machin, champion du monde, c'est génial. Champion de Patin-Roulette. <rire> ce serait génial qu'un jour, t'as un stagiaire comme ça et tu dis, vas-y. Donc. donc là, t'écris euh, Bidule, gagne le titre. Voilà, et qui écrit <rire> Bidule, Bidu, gagne <rire> le titre. En vrai. Ce serait, ce serait trop. le synthé qui déconne. Ex-wife of HHF il <rire> <rire> trem que dit oublié assassin pardon je m'emporte ça on en parlera si en beau. Racing Café mais oui il y, y a quelques pilotes de F2 qui auraient mérité d'être envoyés un petit peu en... on parlera dans le Racing Café on en <rire> parlera en Racing Café ça tout, tout dépend de ce que, ce que j'ai comme information sur ces, sur ces choses là moi <rire> On <rire> fera un débrief du Waika Fuji, on sera déjà bien content. Ce sera, ce sera déjà bon ah, on sera bien à mon début. On sera occupé à parler de la disparition des scooters. De toute façon. Bref, de toute façon, Bref, euh... <rire> à <l> <rire> Oui, excusez-nous ceux qui nous suivent sur Next Gen, ça mais on, spoil, suit, déjà, ça spoil. on suit des vraies oui. catégories dans Racing Café. Pardonnez-nous, on ne <rire> peut <rire> pas nous intéresser à la formule 1, ce genre de choses. Bon, Je de... vais fermer mon site. Hein. <rire> ah ah mais tu peux... NextGenIscooter.com. Que... Ben oui, franchement, ça passe très bien. <rire> adapte bon, J'ai plutôt j'ai plutôt aimé dans l'actu des voitures sportives et de luxe. Hein. Moi, j'irai faire quelques essais un peu sympas. <rire> <rire> j'irai tenter Manu avec ses, ses hybrides rechargeables. <rire> <Oui. Ouais. rire> Il y a Ditram qui me dit Oui, les scooters avec l'ancienne directrice de course de la F2. C'est vrai que Sylvie Bélo est peut-être si ah. ravi d'avoir des cas boulot et là, goût, ah, Oui, fait... elle en oui, est directrice pas. de course de les scooters Bah, <rire> directrice, oui, de course. Euh... <rire> Pour l'instant, il y a deux à confirmer et deux annulés. Donc, euh, bon, ça Ouais, mais très, très beau. Hein, le, le circuit de TBA, d'ailleurs, il va récupérer deux courses cette année. Donc, vraiment, euh, <rire> le ça fait quand même beaucoup. Et ne pas confondre avec son frère TBC, qui, lui, est un pilote d'IndyCar émérite, qui a roulé très régulièrement chez, chez Delcoin, évidemment. Euh, bon, alors, on en parle très tôt dans cette émission, mais enfin, très, quand je dis très tôt, je ne parle pas de la voiture, mais euh, McLaren, <rire> du coup. <rire> <rire> euh, bah écoutez voilà Orlando Norris qui continue de, de, de faire les choses bien il termine, il termine septième Daniel Ricardo, moi je vous avoue que j'ai fait un arrêt cardiaque quand j'ai vu qu'il était troisième abandonné <rire> puis finalement il est tombé comme une pierre au classement avant d'abandonner donc tout va bien euh, ah il mais... était huitième il allait finir derrière Norris oui. euh, comme tout le week-end juste derrière Norris donc euh, pour le coup oui. probablement lui aussi un de ses meilleurs week-ends de la saison alors après encore une facile. fois il réussit ça sur le seul circuit où le pilote ne fait pas la différence aussi donc enfin oui Enfin, Monza, ouais. c'est celui où tu as le plus en général les voitures ouais. deux par deux. L'an dernier, il a dit à Monza, I never left, et il y en a qui ont pensé, en fait, oui, il n'est jamais parti de Monza. Oui, il reste à il y Monza. Donc euh... qui... <rire> il n'y a que là-bas qui fait des résultats maintenant. C'est dommage pour lui, il n'y qu'une course par an euh, à Monza. Mais là, donc, hein, on regardait hein, bien. 88 à 19 après. au championnat. Hein, là, c est, c est... Ouais, ouais, en fait, là, c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol avec la panne, mais après, c'est ah. vrai qu'il se retrouve troisième par la force des choses, parce que Norris rate son départ. Et, euh, et en fait, une fois le une fois troisième, il se fait passer par Verstappen et <rire> derrière il bloque le peloton. Genre, ça a été la safety car euh, bis. C'est trop Ça me fait plaisir. Et ouais, c'était terrible. Hein, euh, il manquait vraiment beaucoup de rythme en course, mais bon. Il a profité du, du train de DRS Finalement, le moteur qu'il lâche, c'est pas de bol parce qu'il n'a pas eu de panne, de panne de la saison quasiment, euh, Ricardo. Mais euh, là, c'est. Le... J'ai le droit d'être mauvaise langue. Oui, est bon, même, ouais. Il peut pas avoir de panne au rythme auquel il roule. C'est la première, première course de l'année où il met un pied devant l'autre. Étonnamment, c'est là où il y a une panne. Bon, écoutez, hein, voilà. <rire> euh, et puis Ricoy en 2005, il roulait plus vite que Montoya et c'est <rire> le mec qui fait tout absolument <rire> insupportable. <rire> non, mais bon. Après, oui, McLaren, euh, par contre, très bon rythme en course par, par, par rapport à Alpine et euh, ça a surpris les deux. Max a dit qu'on n'a pas compris comment on s'est retrouvé plus vite qu'Alpine le dimanche. Et Alpine a dit que c'était un peu incompréhensible de, de, de à quel point ils avaient perdu du rythme entre le, le vendredi et le dimanche. Donc, euh, littéralement, Max était la vraie force, la vraie quatrième force sur le circuit en course. Ce qui est rassurant pour eux. Mais euh, ce qui n'est pas si étonnant, c'est que les circuits rapides n'ont pas été leur pire, euh, pire circuit cette année. Et c'est vrai qu'ils euh, ont profité de la bonne vitesse de pointe de la voiture pour, euh, pour mettre un peu plus d'appui. Ça a plutôt bien fonctionné. Bon, ce n'était pas non plus fou, mais. Euh, au jeu des pénalités, parce qu'ils se quand même mercedes loin, au jeu des pénalités, ils se retrouvent en deuxième ligne. Donc euh, je pense que ça leur a donné un peu de baume au cœur. Quoi. Après, c est, c est, tu vois, tu dis que c'est rassurant, mais d'un côté, le fait de ne pas savoir, c'est aussi très embêtant, parce que du coup, quand tu ne quand tu sais pas pourquoi tu es bon ou pas bon, euh, c'est très oui. compliqué d'analyser derrière et de pouvoir, euh, justement, améliorer oui. les choses. Quoi. Euh, à Mercedes, bien. ils ont enfin compris. C'est ce qu'ils disent. Donc, euh, voilà. j ai, j ai, on n'a pas déjà eu cette discussion à Barcelone <rire> sur Mercedes a compris, <rire> Mercedes va revenir. Coup, McLaren n'a pas compris, eux ils veulent quand même pas mal revoir le concept l'an prochain, parce que cette voiture, ils ne la comprendront pas, je pense. Elle est trop, Elle est trop compliquée, et c'est vrai que ça se voit dans les résultats. Il y a des week-ends où ils sont quand même vraiment totalement à la rue, euh... et puis des week-ends où ils sont à Norris, surnage, surnage toujours, mais euh... il y a quand même des week-ends où c'est plus compliqué pour la voiture. Là où effectivement, euh... il y a des week-ends où bah, ça fonctionne bien. Après, je pense que sur des euh... circuits comme Suzuka ou, euh... <coughs> ou Interlagos, ça va être assez horrible. Par contre, s'ils sont à la rue à Singapour, ça devrait mieux marcher, non En tout cas, euh, bon endroit. C'est exactement le fait à Singapour, c'est à la rue. Euh, euh, en termes de pair, enfin, je parle, bien évidemment. Euh, mais bon, effectivement, là, voilà, chez, chez McLaren, c'est vrai qu'au moins ça fait encore des points. Bon, euh, je ne sais pas s'ils si entretiennent encore cet espoir de finir. Euh, à finir quatrième force du plateau. Mais euh... Moi je maintiens que s'ils arrivent à... à virer Ricardo pour les Piastri dans la voiture en fin de saison <rire> et qui fait des résultats si proches de ceux de Norris, ils peuvent encore la viser parce qu'Alpine la fiabilité n'est pas parfaite et l'écart n'est pas non plus énorme en points. Euh... C'est la... pour ça qu'Alpine ne lâche peut-être pas Piastri avant l'heure aussi. Mais oui, bon, possible, ouais. non si le, non mais mais Franchement, si, si, si, si Piastri pilote la Baclar en fin de saison, moi j'écris un bouquin sur Alpine sur la saison 2022 tu vois, je, je, je, je le fais que, le bouquin je, je pense que ça voudrait dire que, que Zach Brown possède une sex tape de Zafnower ou un truc comme ça, <rire> ça je ne veux pas l'avoir oui c'est ça ça serait quand même terrible euh, non, non, mais j'ai lu un article de, de NBC Sports puisque Zach Brown était à la, à la finale de IndyCar ce week-end euh, et il a donné une interview et il a dit à un moment donné quand même que Zafnower était, était un petit peu passé pour un idiot euh, ce qui n'est pas totalement faux Ouais, ça a attaqué. Mais j'aime bien parce que, en gros, l'interview disait euh, il a expliqué aussi pourquoi, du coup, McLaren est resté très silencieuse une fois que le, le début de l'affaire la, la Piastri est arrivé. Euh, et, et globalement, je, ce qu'il a dit, c'est que oui, mais comme nous, on savait qu'on avait un truc en béton, voilà, on a laissé les, les choses se faire, on n'a pas communiqué. Et donc dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils ont communiqué comme ça directement quand ils ont signé Palou je, Voilà, je, ce que ça veut dire que du coup ils savaient qu'ils qu avaient un, pas truc, en un truc en béton. Je pense <rire> que Palou, ça ne va pas le faire. Contrairement. Non, là c'est mal, mal barré. Mais tant euh, pour vous dire que on, on en reparlera aussi. Je dis tout ça, mais la stratégie McLaren, elle, ça, ça, ça a marché pour Piastri, le reste va être plus. Euh... Bah, les stratégies de McLaren, c'est qu'on signe 40 pilotes et on annule 30 contrats derrière. Ça voilà, voir, on est, est répartis et puis on verra. Euh, Nitra me dit, n'empêche Ricardo, il aura marqué un sixième de ses points à Monza 2021 chez McLaren. <rire> ah a... C'est vrai qu'il a, a marqué plus de points à Monza l'an dernier que cette saison. Oh. C'est euh, oh, compl ce <rire> compliqué à entendre. Il y a une <rire> corde, il part, ça va, c'est fini. Okay. <rire> Houdi, il y a un gros potentiel sur la saison 2022 d'Alpine. Je vous rappelle que normalement, il y, a une, il y a une trilogie de bouquins qui est prévue chez Alpine. Enfin, il y a eu la, la, le, mmh. chapitre, le tome 1 avec l'arrivée d'Alpine. Normalement, dans il, y tome 2, normalement que... il y a le tome 2. Normalement, il y a le tome 2 qui devrait être exceptionnel et qui commencera certainement par avec une gestion, une gestion extraordinaire Alpine a réussi à décrocher la 4 e place du championnat constructeur <rire> et poursuit avec sa folie avec des folle contrats remontée. en béton <rire> par des sommets, enfin voilà, un des de choses euh, qui va être assez euh, formidable et là, ce qu'il dit, c'est le même esprit que pour la voiture en fait, chacun, ils savent pas, c'est ça chacun, ils signent tout, ils signent des contrats de tout le monde puis on comprend pas, mais tout s'emboîte à la fin et tout, euh, tout fonctionne en tout cas, c'est ce que Zach Brown euh, nous dit donc ça euh, devrait euh, ça devrait bien se passer. Euh, on continue hein, de parler donc, de ces euh, équipes ici au Grand Prix d'Italie, euh, et là aussi, bon, on n'a pas l'habitude d'en parler aussitôt, mais c'est euh, puisque mmh. Pierre Gasly termine quand même 8ème, euh, mmh. lui aussi qui partait très haut grâce aux, aux 75 000 paletés, j'ai adoré son tweet euh, qui annonçait qu'il partait entre la 4ème et la 9ème place, <rire> parce que bah, même si il ne le savait pas exactement. Oui, c'est Ocon aussi qui a dit euh, bah, merci de me dire à quelle place je pars, parce que je n'ai aucune idée. Voilà, <rire> J'aimerais beaucoup, en fait, c'est là que je me dis, c'est dommage, ils devraient les faire partir, en fait, vraiment faire le tour de mise en grille depuis les stands, comme ça, peut oui. être arrivé dans la dernière minute. Et alors, je me mets où La dite pourra oui. passer. <rire> Excusez-moi. Aucune bah, idée. Bah là, en fait, il y a, y a un Twitter, je connais, j'ai pas retenu son, son pseudo, mais c'est dommage. Ouais, c'est a... sur Reddit que ça les a été trouvé, en fait, c'est pas juste sur Reddit, voilà. Mais euh, qui a réussi à faire une animation extrêmement simple et très facile à comprendre. Donc, comment elle calcule la grille de départ quand il y a les deux cas, c'est-à-dire des pénalités en place et des pénalités fond de gris pour, le, pour excès de, de quota de, de pièces moteurs. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse les 15 places, c'est automatiquement fond de gris. Euh, c'est hyper bien foutu et hyper bien compréhensible. Je ne comprends pas pourquoi, et derrière même beaucoup de gens qui ont dit, qu on dit ça, pourquoi la F1 ne se dote pas d'un outil, d'un logiciel, puisque par exemple, c'est des règles, ça se programme, c'est des algorithmes qui seraient capables de nous calculer cette grille de départ avec euh, en input euh, les places de pénalité ou le, ou le cafon gris. Et voilà, et au moins envoyer une sorte de grille qui ne serait peut-être pas définitive, validée par les commissaires, mais au moins provisoire à l'issue des qualifications quand il y a autant de pénalités. Mais... Dire... les commissaires sont censés avoir calculé ça, ils devraient pouvoir pondre une grille même provisoire en moins d'une demi-heure. Oui, mais si, un, si un, un ordinateur peut le faire, oui, alors, aussi. pourquoi on ne propose pas ça à la fin de la retransmission de, de la Q3, je veux dire directement mm. Je veux dire, certes, ça reste du provisoire parce qu'il peut encore arriver beaucoup de choses entre la fin de la qualif et le début de la course, entre des changements de moteur, des, des casses, autre chose, d'autres pénalités parce qu'il y a eu des, voilà, des, des choses qui ne sont pas bien passées en piste, euh, drapeau jaune, drapeau rouge, euh, pas de respect des feux, enfin, de, de, que, que, que sais-je, euh, encore et encore. monde pourra nous faire une compile là-dessus. Euh, C'est tellement, en fait, quand on le voit c'est tellement couillon, même avec Manu hein, on, a, on, a, on a essayé de faire la grille au fur et à mesure et tout, en fait même notre grille au fur et à mesure était, était fausse parce qu'en fait il ne faut pas prendre au, au fur et à mesure le, le bah, principe, le, principe pas de pas base c'est le, le, le, le principe de base c'est effectivement que si on prend 5 places de pénalité ou 3 places de pénalité il faut qu'on les applique au maximum de ce qui est possible Donc, Verstappen ne partait pas 4 euh, je crois comme on l'avait calculé parce qu'il profitait oui. des pénalités après devant lui, non non, Verstappen part 7ème et tous ceux qui doivent passer devant bah, tant mieux pour eux, ils passeront devant Voilà, c'est comme ça qu'il faut, qu faut le faire. Et donc ça en fait c'est totalement programmable. Et ce serait tellement mieux pour tout le monde parce que les fans sur les réseaux sociaux, euh, même les journalistes. Il n'y a pas un seul site internet euh, de Formule 1 qui n'a pas rendu une grille juste. Mmh. Moi je Pardon. salue euh, du coup euh, Skandal Plus mmh. qui a utilisé cette mise, enfin euh, cette. Euh... Ah non, qui n'a pas dit qu'il a, qu a, qu a, qu a pompé, quoi. Qu ouais, c'est fort, un ça. il l'a mis, voilà, directement. Même pas, même pas indiqué que ça venait de Reddit ou quoi que ce soit. Non, ils ont mis un copyright d'un gars sur Twitter qui, a, lui, a dû le choper sur Reese. Toujours un, un peu pareil. Ah, là, ça qui a... à l'écran, je ne sais pas. Ah, non, mais attends, et ils l'ont... si, ont je l'ai vu. Si, si, ah je, ouais, je l'ai okay. vu. Ils ont, ils ont mis, derrière, ils ont mis le, le copyright en dessous, au moins ça. Je euh, pas, par contre, qui a fait ça en tout premier Effectivement, c'est parfois un peu difficile à retrouver sur Internet. Ouais, c'est un peu... Et à partir du moment où vous Internet, il marche juste source Internet. Donc... C est c est ça, vrai. Vrai. Quand ils le disent que c'est source Internet, parce que des fois, ils ne les disent pas du tout. Ouais, c'est un autre débat. Euh, bon, voilà, moi, je suis pour ce genre de choses. C'est tellement con. Et c'est qui l'a proposé d'ailleurs C'est euh, André Seidel qui l'a proposé aussi. Voilà, effectivement, que, avec tous les outils euh, qu'on a aujourd'hui en faire, pourquoi on ne sait pas calculer une grille de manière informatique voilà. Ça montre pas. aussi que regarde, le système est quand même bordélique, mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais mais si, si ça n'était pas Bordélique, ça ne serait pas la F1 aussi. C'est euh... vrai. À un moment donné, ça me semble tout à fait. Ce qui pas explique fait... en fait, chez Ferrari, ils avaient compris, c'est pour ça que Sainz voulait absolument se placer devant Verstappen. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Sainz au charbon en qualif, en Q3, mm. aller chercher même la pole s'il fallait choper la pole. Parce qu'ils avaient compris qu'effectivement, le fait qu'il aille en fond de gris, ça ne se ferait pas progresser vers sa bonne place. Non, non, il gratterait bien une place à Verstappen. Donc, mm. là bien joué. Mm. Ah ouais. ouais. Je vais me remater la vidéo, je crois. Vais... Je regarderai ça parce que là. La vidéo de la grille Ouais, parce que s'il se retrouvait devant Verstappen, il. il... Hein Non, en fait, en fait... Le, but, le but pour que Verstappen prenne le maximum de places de pénalité, c'est que Sainz se classe devant Verstappen en qualif. Donc si, si, si, si tu avais eu un Leclerc, deux Verstappen, Verstappen serait parti sixième. Alors en même temps. Mais Sainz n'est voilà. pas décompté, en gros. Dans le... Saint, dans décompté. Voilà. Ah, Comme, pénalisé, voilà. Comme Saint, ce n'est pas décompté, Verstappen, euh, Sainz, c'est que classé devant. Verstappen, euh, Verstappen part, partait donc euh, septième. D'accord, ah oui. Non, il l'a pas fait, il a pas réussi. Je ne sais plus. Oui, Il n'a pas fait. réussi. Il n'a pas réussi. Mais, mais il est allé au charbon pour voilà. Mais oui, effectivement. Serait, oui, quand même. Aussi, oui. Si, euh... oui, oui, comme Verstappen était le premier à recevoir sa pénalité vu qu'il a été le premier à annoncer, effectivement, ça ne mettait plus loin. Parce que c'est vrai que c'est pas con en soi hein, le taille... la, la manière dont ils font la grille, c'est pas bête, mais mm -hmm. c'est vrai que quand vous avez le cas de Valtteri Bottas qui, qui... Qui ne fait pas de chrono à SPA et qui se retrouve 13e avec une périté alors qu'il fait 20. En fait, ouais, c'est pas con comme ils font de la grille mais parce qu'effectivement, c'est bien, ça permet que. Euh, parce qu'il y, y a des fois avant, comme il le faisait avant, où effectivement un pilote partait, se qualifiait 13e, prenait 5 places et partait 12e, et là ça, ça posait quelques problèmes. Et là, c'est vrai que c'est plus le cas, mais du coup, ça correspond plus exactement à ce que dit le règlement à la lettre. Mais bon, après, c'est quand même assez flou de règlement, donc j'imagine qu'ils se sont dit que ça, ça passerait, et c'est vrai que. Le, le, le système, la, la grille globale, n'était pas si con par rapport aux pénalités appliquées et, euh, et prises par les pilotes. Non, mais je pense que ouais. c'est pas bête en soi, c'est peut-être le, euh, le, le meilleur moyen, parce que si, par exemple, tu décidais de le faire selon l'ordre des qualifs, simplement, donc d'appliquer les pénalités dans l'ordre des qualifs, là, tu te retrouverais avec des choses qui seraient euh, euh, très, très bizarres. Enfin, T'imagines, tu donnes 5 places à Verstappen, puis finalement, si tu prends 5 places, Verstappen se retrouve quand même deuxième. Enfin, tu vois, c'est un peu... Euh, ça aurait pu être un peu compliqué. Donc, finalement, c'est... C'est peut-être une, une variable, on va dire, qui est, qui est juste quasiment de voilà, moins compter sur le, la période de déclaration, un peu, toutes ces, toutes ces pénalités. Bon, bah, Fattori, sinon, écoutez, au moins, bah, ça fait des points, hein, maintenant. J'ai vu le chat qui nous a dit que Gastia a le double des points au-dessous de là. Après, c'est pas, voilà, pas aussi violent que chez McLaren, hein, bien évidemment, puisque là, c'est 22-11, euh, donc ça va encore. Mais euh, ouais, bon, ça fait 8 huitième, mais on sent, de toute façon, que la Fattori, c'est une saison achetée un petit peu. C'est euh, catastrophique, hein. C'est compliqué dommage que ça n'ait pas fait 22-10, ça aurait fait les numéros inversés en nombre tom, tom de points. <rires> <C 'est vrai. rire> pour ceux qui n'auraient pas compris, pierre Gasly numéro 10 et Thinodale le numéro 22. Il faudrait un jour qu'on fasse un, un quiz, hein, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas les numéros des pilotes et tout, c'est merveilleux ça. Ah. Une merveille, ça, ça arrive en 2014 il y a toujours des gens qui sont perdus à mon avis, qui ne savent pas que les Lewis Hamilton le 44. <rire> ah bon ah, Voilà. Il je, a, a eu le, le 1 pendant une heure. Oui. <rire> Une heure et demie! C'est encore les séances du heure et demie, Non, non, monsieur. non, même pas! Il a changé avant la, la fin de la séance! Quel enfer! <rire> ah <ouais. rire> Oui, oui, et oui! Ben, oui. Putain. Si, si! <rire> en, en, sur le live timing, ils avaient laissé le 1, mais ils avaient enlevé le sticker en cours de séance! C'est juste le temps de quelques tours! Quelques photos! Quelques Vraiment photos. de quoi faire et... des photos! Non, mais les gars, c'est louer un circuit, <rire> je veux dire, la prochaine fois! C'est pas fait un flaming day, ça marche très bien! Euh... <rire> <rire> Nitram, quel numéro? Hartley et Sirotkin? 28, 28 et 35? Et 35. Ouais! Hé! Hey Hey, J'allume peut-être hey. ma télé à, à 14h58, mais je connais le numéro. <rire> je connais, connais le numéro de Sirotkin. <rire> voilà. Merci de nous avoir rappelé que Sirotkin avait fait de la F1, parce que là, sinon, on n'était pas Qui se souvient du numéro de Sutil 99. 99. Voilà. Le même que Giovinazzi. Le Mazepin avait le 9, Zohan, c'est pas compliqué. Madonado avait le 13, lui qui porte pas l'heure. Oui. Ah, un coup de carré, il demande quel numéro Van Dorn et D'Ambrosio. Alors Vendor, c'était le 2, mais D'Ambrosio, il n'avait pas de numéro choisi parce que a... sa, sa carrière en F1 date d'avant, le moment où il a laissé le numéro. <rire> c'est un peu plus compliqué. Et à il y avait le numéro ah, il Un paquet de numéros. Il un paquet de numéros, je veux dire, 27, en général. Il avait le 27 le 3, en général. Le 3, le 11, le... beaucoup 27. Fait Harry, le 27. J'ai lui c'est le 27. D'Ambrosio, qui dit, je connais que il qui a le même que moi, c'est pratique. Euh, Xuanz, y a-t-il un numéro déjà recyclé Bah, oui. 99, on vient de le dire. Le 6. 6 le de Rosberg. Rosberg. Putain, oh la vache. Eh oui. Non, mais il a été champion du monde avec ce numéro, l'autre, quand même. <rire> c'est ça. Mais t'inquiète pas, le 6, le 6 va bientôt revenir dans le pool, ici, de, de, deux ans. <rire> <C 'est ça. rire> ouais, Rappelle la règle, c'est qu'une fois que vous êtes en F1, euh, si vous quittez la F1, votre numéro reste réservé pendant deux ans. Deux ou euh, trois, je ne sais plus, mais c'est ça. C'est deux saisons. Mais alors, par contre, comment ça marche On est d'accord que Hülkenberg, par exemple, c'est deux ans à partir de cette année. Puisqu'il a, a fait deux grands euh, prix. Ou alors, est-ce que c'est ah, des saisons complètes non, Je pense que c'est titulaire, euh, ouais, titulaire, qu ouais. titulaire. Donc, en gros, il pourrait potentiellement ne pas avoir son numéro l'an prochain. Ou avoir son numéro l'an prochain chez As, s'il arrive. Euh. S'il revient ouais. chez As, attends qu'on peut. Le 27, ça, ouais. C'est parti de tout ça. J'aime euh... bien le 27, moi, je Il Non, en tant que je dis, il ne voulait pas reprendre le 99 vu que et non, parce que le numéro de Gioiadzi est encore réservé. Est ce mais mais dire, il le voulait, c'est juste qu'il ne connaît pas le numéro de règlement, mais c'est parce que enfin, c'est Mazépine, quoi. Oui, il casse couille, as... Euh, oui, ouais. Mais de toute façon, il était là en dernier, Joey l'a dit. Ah oui, mais pour cette année, peut-être oui, que Mazepin voulait... Oui, parce que, Mazepin, quoi, est que... Et savez-vous pourquoi Leclerc le 16 Parce qu'il voulait le 17, mais le 17 a été retiré oui, Il voulait le 7. Hein, il, voulait 7. Le 7. Oui, oui. il voulait le 7. Oui. Au départ, il voulait 7 le 7. Il à... voulait le 7, et Raikkonen l'avait pris. Le 17 pour et Jules, euh... mais donc comme Jules Bianchi est décédé, euh, ils retirer, fait et... un, il a fait 1 et 6, ouais. 1 plus 6. C'est insupportable. Le mec, <rire> Charles Leclerc, il a rempli sa déclaration de numéro, ça lui est revenu, et c'était Parcoursup. Rendu tous ses choix étaient pas pris. Ça ne marche pas, monsieur. Je veux le 1. Parce es... que Babiton ne le prend pas, je le prends. Ben... <rire> <rire> euh... Nitram Kelly, qui est le deuxième plus grand du bureau utilisé. 88 de Kubitsa, non Non, il y, y a eu 80 Verlaine, c'était quoi Ah, 94 Oui, 94, ah, 94 Verlaine, ouais. c'est sur la de naissance. Et après, il y a eu 88 qui était de Kubitsa, mais qui est aussi de Arianto en 2016. Alors là, je l'avais plus. Là, là, là, j'avoue que Rianto, je l'avais plus. Là, euh... Il n'y a pas eu un 95 dans les frères Ah putain, Mery a utilisé le 98. C'est vrai que Mery, c'était déjà l'époque où les... Ouais. Hmm. Il n'avait que 42 ans à l'époque, dis donc. Et après, il a refait de la F2 <rire> et <de> la F3. Il descend. Non, il est en karting. Mery, il est en karting. pas <rire> ah, 98 <rire> de Roberto Bell. <rire> <Mille>. Non, <rire> mais c'est Benjamin Button. Il ne faut pas chercher. Euh... <rire> Est-ce que le est est est est est 50 l le 69 ont été pris Et non, à mon plus grand regret. <rire> y a-t-il le, car... eu... le 46 en F1 On nous demande, non, Albonne voulait le prendre, mais par respect pour Rossi, il a choisi la moitié, soit 23. Il peut être 46 en F1 Il y a non. eu les pieds d'essai. décès. Il y a eu ouais, les 2 risques de 45. Non, mais, ouais. non, mais même... ça, c'est fabuleux. Ça, mais alors là, Albonne, c'est la plus grande justification de tous les temps. Je veux rendre hommage à Valentino Rossi, Mais j'ai trop de respect pour lui rendre hommage, donc je ne lui rends pas hommage. Mais <rire> je décide de ne pas rendre hommage à une personne que ouais, je respecte. Du coup, le 23 lui. était aussi son premier numéro en karting. Ça. Oui, ça c'est très fort, hein, ça bien évidemment. Ils ont beaucoup de chance avec leur premier numéro de karting, hein, tout le monde. Là. C est, c est... <rire> ça me rappelle qu'en général, tu le pioches au, p au pif, et oh, bah, il ah, 818, <rire> fait « Oh, c'est formidable, Ah, j'ai eu 818, fais chier !» Le 54, <rire> c'est très bien, 54, voilà, ça, ça ne me rappelle rien. <rire> « Euh, on dit 69 en moto GP. Oui, non, mais on n'est pas en moto GP, cher. Je tiens à m'excuser auprès de tous les gens qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent sur YouTube, cher l'habitat dudul qui nous euh, <rire> qui, qui nous écrit non. dans le chat. Labistas dudul. L'habitat dudul. Non mais l'habitat C'est un, un habitat. <rire> <rire> ouais. C'est un habitat. Des... Ah mais, <rire> un, moi, moi, je suis déçu, c'est l'habitat Doudou. L'habitat d'Odol. Il est, du... <rire> du, du, du, est. est compliqué, compliqué à justifier ce, ce <rire> là, il, est, là, il est difficile quand même, hein, bien évidemment. Euh, bon, il reste une bande Allez, 47 47 Mitchumar. C'est pourquoi le 47 de Mitchumar Déjà, je ne sais plus. Parce que oh. ça fait quand tu cumules les dates d'anniversaire de lui, sa sœur, sa mère et son père, ça fait 47. Oh, ah oui, c'est moi j'avais oublié qu'il avait, qu avait dû faire un loto pour décider de son numéro <rire> ça. Bingo, j'ai une ligne. <rire> Alors mais c'est incroyable. Israël que dit que Will Stevens a eu le même numéro que Brandon Hartley. On salue à tous les gens qui nous suivent euh, depuis Drive to Survive évidemment et qui entendent ces noms et qui comprennent pas de qui on parle depuis tout à l'heure. Euh, je veux que tu dis plus Gastly, ça fait quoi Tararo Ou Hamilton Comment ça Hamilton bah, Gatsly, Ah non, pardon, pardon. Ah 10 ah ouais, et 10, pardon, j'ai 22-22, excuse-moi. Ah ça c'est Tsunoda. Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda ça fait Hamilton. <rire> ça, devient, ça devient compliqué. Euh, camion de lubrifiant qui me dit, franchement, les non sérieux, ça me sidère. Je suis fait d'accord. À un moment donné, si, si cette émission pouvait re se recentrer sur des bases euh, solides, bien évidemment, ce serait. Ce serait bien Alors, mieux. Nous avons digressé. Il a quel numéro, il a quel numéro Lucas Digression là <rire> il, il a le 11 en Formule c Certainement, oui. On peut prendre le numéro qu'il veut, franchement. Euh, je, je le numéro Sergio Perez. J'accuse Lucas Digression de faire du greenwashing. On va se faire tuer, là, sur Twitter. <rire> il va nous retrouver, il va nous Il va nous bloquer. <rire> C'est comme Taken, mais il tue pas à la fin, il bloque juste. <rire> le téléphone je te trouverai et je te bloquerai. Il a le Les Nitram nous dit de plus Suloda, ça fait au mais en taille. <rire> oh putain Vous avez dit pas le physique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh... Laurent Taudi, il avait aussi dit que Force 7, ça ferait du coup hommage à son père, mais ils l'ont trouvé après. Oui, bah oui mais Force 7, ça fait aussi Vettel et Schumacher. Enfin, voilà, bon, bon, bon. Mick -mi -mi Schumacher, en fait, c'est le pilote le plus déterminé de l'histoire de la F1. Mais enfin. pas dans le sens, il a faim. C'est dans tout est déterminé depuis le début. <rire> le 4, ça. le 7, le machin, il va aller. Par contre, je ne sais pas si Lanström a déjà fait des phrases assez longues pour justifier son numéro. Je ne sais pas du tout pourquoi il est 18. J'ai choisi le 2. Voilà. J'ai choisi le 18. Pourquoi Oui. Ah, d'accord. <rire> Je rappelle que la meilleure justification reste celle de Kim Marie-Cohen euh, qui avait dit euh, Pourquoi vous avez pris le 7 Je l'avais l'an dernier. <rire> D'accord, oui merci. Je suis habitué. Alors attends, Lance Troll. Euh... Alors, oh, putain, j'ai toutes les justifications de tout le monde là, c'est quand même assez extraordinaire. Euh, qui est donc euh, Troll qui est un peu superstitieux, mais pas trop superstitieux. On est, sur un, on est sur un nombre de mots qui ne servent à terrible. rien qui sont est très mais euh, les, choses, les petites choses comme ça sont importantes pour moi et je, je l'ai juste gardé il avait gagné son titre en F4 et en F3 avec le 18 apparemment d'accord et sachez que Sergio Perez Il a dit, j'ai toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui le numéro 11. Même dans mon adresse email, il y a le numéro 11. Le <rire> gosse de Mexico 11 arrobascaramail. Ouais. <rire> Vous pourrez lui envoyer un mail tout de suite. Bien évidemment. Ah merde, j'ai envie de tout. Putain. Non mais alors, par contre, c'est plus possible les... les justifications parce que quand même, sur le site de la F1, en fait, la F1 t'explique pourquoi et après, il y a eu le code des pilotes qui ne sert strictement à rien. <rire> Puisque <rire> Sébastien Vettel a dit Ah, le numéro 5, il est arrivé un peu partout comme ça. <rire> ça ne veut rien dire, Sébastien, vous <rire> raison. <rire> c'est complètement con. <rire> enfin. Mansell, il me semble. C'est je... Je je sais sais pas dans le Mansell au tout départ, je crois. C'est possible, ouais. Non, c'est ouais. parce que c'était le numéro qu'il avait lors de son premier titre, je crois. Oui, tout à fait. Yuki Tsunoda, il voulait utiliser le 11, mais c'était le numéro pris par Sergio Pérez, donc il a dit J'ai ajouté un à chaque nombre et ça a fait 22. <rire> J ai, j ai, je vous avoue j'étais pas un défenseur des numéros uniques quand c'est arrivé en 2014 mais alors pour vivre des moments comme ça moi je suis hein, <rire> je suis tout à fait content euh, bon Ricardo au moins on sait que c'est Delornart tout ça donc ça va euh, Verstappen du coup bah voilà hein, il voulait le 3 va, mais c'est Ricardo, 3. Ouais. donc c'est le 33 comme ça il en a remis un euh, donc Leclerc c'est un désastre absolu j'étais parcours sup parce qu'il voulait le 7, il voulait le 10 il voulait le 17 <rire> <rire> Puis finalement, bah voilà, le 16, c'est bien. Je suis le 16 octobre, ça marche très bien. <coughs> Lando Norris, il voulait le 11 et le 31. Hein Puisqu Hein, quoi hein, compris. Euh... Donc il avait le 11 et le 31 en formule Renault, 3 et 4, et je pense que ceux étaient déjà pris. Alors du coup, j'ai pris le 4. Surtout parce que ce numéro rentrait dans mon logo. Enfin bref, c'est une merveilleuse. Versailles 33, c'est pour 33 centilitres de bière Bien évidemment, ça reste un néerlandais avant tout. NSC nous dit rappelez-vous qu'un certain Naoki Yamamoto a roulé en SAIB chez Torosso avec le 38. J'aurais bien aimé le voir rouler plus, oui, parce que. Yeah. Ça c'était une époque où les numéros étaient fixes et les pilotes qui roulent en essai libre 1, ils prenaient à partir du 31 ah. et la première équipe avait le 31, oui. la deuxième équipe avait le 32, 33, 34. La moto c'était pas au moment où c'était fixe, mais par contre effectivement les pilotes d'essai c'était toujours fixe, d'ailleurs le, le oui. a roulé avec le 34 de mémoire, là, vendredi matin, et euh, mm. ensuite est 45. Adderly Fong avec le 37 30... attends, attends. Adderly Fong a fait une 37 ouais, ouais, ouais. <rire> excusez-moi ce nom vous venez de l'inventer monsieur <rire> <rire> <rire> je, je, je suis d'avouer et King Garbashian <rire> le 72 euh... Putain, on rappelle mais on... Un... Joe c'est un hommage à Bobby effectivement rappelle... oui tout à fait le 24 on rappelle ouais. que Carlos Sainz évidemment a le, 5... enfin, a le 55 parce que c'est les deux S de son nom et de son prénom et que Valtteri Bottas c'est 77 parce que c'est les T de Bottas c'est Est ça, est ça, est oui, il est le 7, hein, je crois Bottas au départ, mais c'était déjà pris par Rikkonen, Et Oui, semble. il semble. C'était dans blanc. C'était totalement. Iconen. Hakonnen. le numéro de tout le monde est Il a est fait contact. chier le monde, ouais. à... il a rien à foutre. Euh, non, non ça, mais Valtteri Bottas, moi, je trouve ça super intelligent parce qu'en plus, ouais. il a deux T dans son nom et dans son prénom. Son 17, c'est parfait. Ouais, il carrément. Bon. Non, non c'est fort oui, Non. Bravo, Valtteri Bottas. Mais je... et oh et putain, Valtteri Valtteri, Valtteri. le 6 Valtteri. représente Toronto. De quoi Le 6 de Latifi, ça représente Toronto. Je sais pas, je en fait. vous, vous annonce que je prendrai le, 30, le 34 parce que ça représente Le Mans dans ma tête. Parce que je, non, je ne plus pas pelé, loin 34. du numéro 34. 34. C'est Montpellier, 30. monsieur. Chez non, moi. Non, moi, je, dans, ma, dans ma tête, ça représente. Puisqu'on peut inventer <rire> toi, des justifications. Toi, c'est 72, là. Par ouais, contre, le Manus, c'est 39. Oui, absolument. <rire> ça m'étonne qu'il n'ait pas dit. Euh... Ça m'étonne que Sifi n'ait pas dit oui, c'est le 6 parce que c'est le nombre d'entreprises que mon papa me lèguera. Le, <rire> <de son passé. rire> le nombre de conglomérats, pardon, pas ah oui, oui, pardon. <rire> et, notre, et notre cher Habitat nous demande si le 13 est autorisé. Oui, puisque Pasteur oui. Maldado l'avait. Ça n'a ouais. pas été appris, du coup. Non. Bien dommage. Enfin, ça n'a pas été trop une réussite. Donc... <rire> bon, Il a gagné une fois avec. Pas avec. Ah non, pas avec. Ah, il n'a pas gagné avec 2012, c'était avant, ouais. Ouais, c'était avant. Euh... Non, avec, il a fait une saison catastrophique, deux saisons catastrophiques chez Lotus. Laurent nous demande si il y a eu un 15 en F1. Alors, il y en a eu, hein, parce qu'encore une fois, là aussi, on vous rappelle, euh, pour ceux qui euh, suivent la F1 depuis récemment, c'est en 2014 que les pilotes ont pu choisir leur numéro pour la première fois. Mais avant, c'était. Euh, alors, il y a eu de 1996 à 2013 un, un système très simple. En gros, championne, le, le champion du monde avait le 1, donc son équipier avait le 2. Et puis après, on prenait dans l'ordre du championnat constructeur de l'an dernier. Puis c'était 3, 4, ainsi de suite. Et on ne donnait pas le 13. Donc on avait des, on avait des Si le champion de... du monde ne courait pas, on donnait le 0. Exactement, voilà. voilà. Comme 90. des Desmodule, qu'il a eu euh, 17 fois à peu près <rire> dans sa carrière chez Williams. Voilà. Et avant 1996, alors là, c'était exceptionnel. On rappelle que donc, dans les premières années de la F1, les numéros, c'était tu les tirais au sort à peu près. Et puis un jour, ils ont dit, on va faire un, un système où chaque équipe aura des numéros. Et ils sont fixes. Sauf que, imaginons, vous avez le 11 et le 12, et vous avez le champion du monde l'année d'après, vous récupérez le 1 et le 2. Et du coup, votre 11 et votre 12, vous le donnez à l'équipe qui avait le 1 et le 2 d'année d'avant. Donc c'est comme ça que tu avais des échanges de numéros. Et... C'est comme ça que Tyrell a gardé les 3 et 4 pendant des années, voilà, parce qu'il a été champion au moment où ça a changé. Euh... Mmh. Ah bah oui, ouais, pardon, bon, mais c'était au championnat constructeur, c'est ça, de 74, que je comme ça. Ouais. Et donc ils se sont donnés comme ça, et ensuite, bah voilà, ça faisait un peu... Euh... C'est ça que ça arrive, il très souvent eu très longtemps, le 27 et le 28. Voilà. Et quand Alain Prost est allé chez Ferrari en 1990, c'est McLaren qui a récupéré le 27 et le 28. Euh, Puisqu'ils ont échangé les numéros avec, euh, avec Ferrari. Et puis l'année d'après, ils ont rééchangé les numéros puisque qui a gagné le titre. <rire> c'est un et bizarre. Pour répondre à Laurentin, qui nous enlevé si le 15 a déjà été utilisé, ils ont été 109 pilotes à utiliser le numéro 15 au moins une fois. Et euh, nous nous allons vous en être... faire la liste tout de suite. Plus, <rire> en fait avec Perez, et plus grand nombre, ça a été Mauricio Godjelmin. Il a utilisé 64 compte ouais. pas Nombre de grands prix, évidemment, pas nombre d'années. Parce qu'il n'a pas passé 60 ans. <rire> ça ferait très long, bien évidemment. Ça pourrait, euh, très long. Re Record à battre. Ah, J'avais raison de faire 400 grands prix. L'ALS a raison, par contre, avec les numéros pressantes, il savait quand même quelles avaient été les forces en présence l'année d'avant. C'est vrai que ça permettait mmh. un peu de, de jauger et de situer. Mmh. Euh, mais bon, deux ans de suite, le 22 était champion du monde. Donc euh, finalement. Euh... Oui, mais c'était soit parce que. Soit parce que rachat, soit parce que photocopieuse, <rire> <rire> photocopieuse. <rire> ça, après, euh... Euh... Alors, par contre, se pose une vraie colle là. dans l'ère moderne. Combien de pièces ont fait un week-end avec deux numéros différents Je pense que Debris est l'un des premiers. Là, euh... Dans l'ère moderne, il n'y en a pas eu. Je crois que le dernier à avoir utilisé deux numéros et deux équipes différentes, c'était Harald Hertel, <rire> il y a 45 ans. J'ai entendu ça dans le week-end, je crois. Mais... Hans Harald je suis perdu du tout. Non, Non, non pas profité pour placer Frenzen au pif. Il <rire> y a Harald dans le nom, donc il a retenu. Il <rire> pas... bon, y, y, y a quelques pilotes qui ont tenté aussi de se, de se pré-qualifier avec une voiture qui n'ont pas réussi, qui sont obligés en fait, de clécher avec une autre, ça n'a pas passé non plus. Je n'ai pas retenu le nom aussi, mais voilà, c'est ah, le matériel. Dans les années 50-60, les pilotes pouvaient changer de voiture en course ou pour oui. la voiture de leur équipier. Donc oui, il y, on roulait, euh... il y a des pilotes qui ont roulé. Euh... C'est <rire> vrai qu'il y a des pilotes qui ont roulé. bien Leclerc. Passe-moi ta voiture, Max, bordel C'est vrai qu'il y a des pilotes qui ont roulé dans la même course avec plusieurs numéros différents. C'est bien, c'est le pilote qui comptait bah, la voiture à l'époque. Oui. C'est ce qu'il faudrait maintenant. Euh, et... <rire> Ouverture des stands à 7h du mat', tout le monde en garage Red Bull. Ce qui dit de Nick ça a déjà utilisé 3 numéros cette année, c'est vrai. Euh, du coup, le ouais. 19, le 34, le 45, et puis Même si plus jamais. Parce il y a fait... il... Mais plus, puisqu'il a fait un essai libre 1 chez Williams, et un essai libre 1 chez Mercedes, il n'y avait pas le 34. moment-là je crois. Mm. C'est 19, 30. justement, qu'il avait chez Mercedes, non Non, 19, c'était. Euh... Non, non, il, a, il oh, 19, héros... est non, il 45 chez Williams, en... à Barcelone. Il me semble. ok. <rire> okay il est 45. Et donc, oui, Laurentin, Debris a un numéro par écurie, puisque euh, tu n'as. pas ah, oui. Lui, il n'a pas encore choisi son numéro euh, euh, permanent, puisqu'il n'est pas pilote de F1 permanent. Euh, je pense qu'il pourra choisir un numéro, et encore, je ne suis pas sûr s'il si remplace sûr. la Tifi, fin de saison. Mmh. Euh, à partir du euh, moment où tu signes un contrat pour piloter un F1 et pas juste une pige, en gros, où tu peux choisir un numéro. Parce que je un spin, un... quoi Ah, donc heureusement, Oscar Piastri a donc assuré d'avoir un numéro <rire> en F1 l'an prochain. Parce que Oscar Piastri a déjà dit qu'il aurait le 80, parce qu'il a, il a, a mis un hashtag avec le 81. dedans. Parce qu'il est né en 80 Non, non c'est pas. T'es par cœur quand même. <rire> mais mais c'est Will, est... Will Power qui est dans 80 ouais, aussi. Moi, je suis de 77, alors... Quand je parle des gens nés en 80, pour moi, ils sont encore jeunes, mais non. <rire> c'est <C> <rire> dans ouais, ma tête, tout ça. Tiens, on parlait de Nick De Vries justement, et de ses 72 numéros, bah, ça tombe très bien, puisque... On, va, on mmh. va revenir sur, sur le week-end de Williams. Regardez, on a même une image avec Nick De Vries. C'est beau. C'est beau, beau, ça. cette préparation d'émission. Euh, bravo, hein, Nick De Vries. Franchement, il marque des points pour son tout premier grand prix en F1. Euh, chapeau à lui, parce qu'on a passé les 17 dernières semaines à vous expliquer pourquoi Nick De Vries ne devait absolument pas venir en Formule 1 et <rire> pourquoi ce serait un scandale. Et donc, bah, il nous a bien fait. Euh, il m'a bien fait moi, en tout cas, fermer ma, ma bouche. Mais euh, non, il a, fait, il a fait un joyeux week-end. Je ne suis pas étonné qu'il ait fait un joli week-end. Je ne sais pas ce qu'il vaudrait sur une saison complète, en fait. Là, c'est vrai que euh, sa capacité d'adaptation, on la connaît. Il, a, il, il roule tout le temps, partout. Euh, Aujourd'hui, c'est un des pilotes avec le plus haut, euh, avec le plus haut profil, qui n'est est juste la formule E, mais du coup, qui a un championnat qui est assez, distinct, qui est assez euh, évasé dans le calendrier. Et on se rappelle qu'au Mans, il est appelé la veille de la course, euh, et qui fait la course euh, en faisant vraiment des super performances. C'est le meilleur temps, je crois, et... des LMP de D'ailleurs. Ouais, ouais c'est ça. Il est habitué à passer euh, d'une. Euh d'une catégorie à l'autre, d'une voiture à l'autre, et en fait, je pense qu'effectivement, euh, il a, oui, c'est un des pilotes qui a la meilleure capacité d'adaptation, et probablement un des pilotes les plus expérimentés, il a quand même 27 ans, donc euh, je ne suis pas trop étonné qu'il soit vite adapté, cela dit, ça n'enlève rien à sa performance, qui était vraiment très très bonne, super qualif, franchement, il aurait pu faire un peu mieux s'il n'avait pas raté son deuxième euh, tour en Q2, mais euh, très très bien, et puis, il a profité du, du train de DRS pour euh, rester dans le bon groupe, dans la course, Et euh, il en a chié physiquement, donc bravo à lui d'avoir tenu. Après, j'aimerais bien le voir dans un week-end complet, en fait, avec la possibilité de partager ses feedbacks avec Albon, par exemple, de pouvoir travailler là-dessus, parce que je ne sais pas à quel point il arriverait à être régulier sur une saison, mais je pense qu'il y aurait un potentiel à tester. Pour moi, il n'a pas prouvé de quoi avoir le potentiel d'une équipe de haut plateau. Je ne sais pas si c'est le modélité qui s'intéresse à lui. Par contre, effectivement, chez Williams, lui, feu, si... Enfin, lui, eux, en tout cas, on devrait être convaincus. Après, après euh, ouais, attention, si, si par exemple William en a envie de dégager la Tifi tout de suite pour le mettre à sa place, Singapour, ça va être encore beaucoup plus difficile physiquement. Hein. Ça, ça n'arrivera euh, pas, malheureusement. Euh, ouais. Même s'il a Tifi depuis le mois d'avril, que, que on sait quand même que c'est depuis le mois d'avril que Alpine et William s'étaient mis d'accord pour, pour, pour un prêt de sexe c'est pas Ah, c'est vrai une... que c'est tellement je... jetable. Non, on lui a dit Ah, au fait, euh, désolé, Nicolas, mais tu ne pièteras pas le prochain il y aura Oscar Piastri à ta place. Et là, il voit le CV, vous foutez de ma gueule <rire> C'est une blague Pas possible. Et donc, là-dessus, euh... donc, ouais, non, non, il va finir la saison, je pense, normalement. Parce que Surtout que pour De Vries, ce n'est pas du tout fait avec Willem. Il pourrait très bien signer chez Alpine aussi. D'ailleurs, il doit être aligné. Euh il va être aligné par Alpine dans un essai privé en Hongrie, qui était prévu à la base pour Oscar Piastri. Mmh. Euh... <rire> okay. Okay. Okay, ça un essai ah, je pour Jack Dwayne. On avait déjà loué le circuit, donc on a fait une séance d'essai. Il <rire> <Donc, quand même. rire> donc, donc y a Jack Duhann qui va rouler, il y a Nick De Vries qui va rouler, et Colton Erta aussi qui va rouler. Euh... Moment, Allez, euh... bah, bon Mais, mais Nerta, en pêche, on est d'accord que c'est un petit peu un. Voilà, c'est un test pour 2023 en gros, ils vont décider leur pilote là, c'est un petit peu déguisé, pour Moi c'est un test match entre oui entre douane voilà, et douane. Parce que du coup c'est entre douane, De Vries, euh, Erta, Julien Febro et Jacques Villeneuve, euh, <rire> puisque <rire> ils vont piloter la, non, <rire> la voiture pour, à bonne salle. Pour Erta c'est aucune chance de le voir chez Alpine, je pense oui. que c'est un test commandité, payé, ou alors en compensation d'un échange avec Gasly éventuellement, ah, s'il euh, devait y avoir super licence pour Erta, ce qui est maintenant encore très très loin d'être fait, en rappelant que... Erta a loupé son dernier week-end d'IndyCar, de, a donc perdu encore deux points sur sa super licence, il en avait 35 avant en le week-end, il retombe à 33, il aurait pu avoir sa super licence en participant à 5 essais libres euh, sur, les 7, sur les 6 Grands Prix qui restaient, euh, maintenant euh, même s'il fait des 6, il n'en aura que 38, donc, euh, donc très dommage pour lui d'avoir loupé son dernier week-end d'IndyCar, donc euh, ça complique encore plus la, la donne, donc, là, il peut y avoir qu'un passe droit maintenant pour lui, hein. donc bon. Quoi qu qu'il arrive ou pas, ce sera décidé d'ici la fin septembre, a priori. Euh, donc euh, en attendant, vu que cet essai était prévu, donc je pense qu'Alphatory a demandé à Alpine de, de le tester, pour avoir peut-être des données, peut-être qu'ils auront effectivement pour récolter des données sur RTAR. Sur Mais clairement, pour, pour Alpine, c'est et pour De Vries, je parle surtout, euh, De Vries n'a rien signé avec Williams. C'est un petit peu ce qu'on sous entendait dans les dans les mots de Capito, c'est en gros c'est Capito dit c'est la, la décision est dans la main de De Vries. Donc, en gros, euh, s'il devrait se peut aller chez Alpine, il ira forcément chez Alpine, je pense, plutôt que chez Williams. Il faudrait quand même être un peu, un peu, un peu babette pour, pour signer pour, Alpine, pour Williams plutôt qu'Alpine qu dans l'état actuel de, de, euh, des performances des voitures. Euh, voilà, maintenant, si effectivement Alpine peut quand même avoir Pierre Gasly ou choisir Jack Douane, mais j'aime, m'étonnerais que je choisisse Jack Douane parce que Laurent Rossi a quand même été assez clair ce week-end sur le fait que Douane, il préfère plutôt le faire débuter ailleurs. Donc, Teddy Williams, euh, et d'avoir plutôt deux euh. risques du coup aux côtés de Conn. De... Euh... Ce qu'est-ce qu'il y Parce risques, que, que David et Brivio, ça lui ferait très plaisir d'avoir un douane <rire> avec lui, ça lui rappellerait la moto. Il <rire> euh, Ouais, mais bon, on peut lui mettre que deux roues, aussi, <rire> le, le pauvre, il ira pas très vite sinon. Okay. <rire> Non, bon, moi de Vries je pense qu'il l'a et du coup, il a, il a signé son allée, son, allée, euh, son allée simple pour la, pour la fin. J'espère pas un aller un avec, avec retour assez rapide. Comme dit Manu, avoir sur, sur une saison, mais il, en tout, il sera en tout cas largement meilleur qu'un Latifi. Voilà, Latifi, la voilà, qui, qui après ce week-end, reste quand même encore une fois le seul pilote de la grille à ne pas marquer de points cette année. <rire> Donc, Vry... Il est 21ème dans un championnat. Il y a Hülkenberg pilotes. aussi qui n'a pas marqué <rire> Ouais, bon, voilà. Mais... <rire> Hülkenberg a eu la descente contre... de faire deux grands prix au volant d'un char à voile. <rire> donc, donc, donc De Vries quand même, euh, voilà, il y a marqué les esprits, c'est très clair. Donc, je, je, je pense que... Et je pense que quoi qu'il arrive, il a condamné Latifi. Je pense que même si ah, oui. De Vries devait quitter, enfin euh, devait pas, de pas aller chez Williams, Williams ne reprendrait pas Latifi. Je crois que c'est la goutte d'eau. Euh, de toute façon, c'est décidé depuis avril. Si on, on en croit ah, tout. Ouais, c'est ce décidé depuis oui. avril. Euh... T'as l'impression ah, que si vu Piastri était pas dispo, il réfléchissait à dire bon bah. Euh, par défaut, est-ce que vu qu'il n'y a pas grand monde sur le marché, on ne ferait pas mieux de garder les 40 millions que apporte Michael Latifi, et puis voilà bah, en fait, je pense qu'ils se sont rendus compte ce week-end que qui tu mets dans la voiture, tu as une double chance de points, parce que ça. concrètement ils auraient eu un duo Albon latifi ce week-end, ils terminaient avec les deux voitures dans les points euh, albonne Debris, pardon Debris terminait dixième, du coup Albon aurait sûrement terminé plus haut, parce que mon avis, ils seraient qualifiés bien plus haut, donc euh, ouais, je pense qu'ils se rendent compte aussi ils ne sont pas trop cons que Bah ça, ça va. Enfin, si l'an prochain la voiture est un peu meilleure vu comme le peloton est serré et vu comme certaines équipes ont des passages à vide ça pourrait leur coûter une ou deux places au championnat mais elle est déjà meilleure parce qu'Albon a réussi à faire quand même des 10, 11, oui, 12 places à peu près à la, à la régulière c'est plus c'est 18ème, 19ème du début de saison et rappelons-nous l'an dernier Russell marque quand même quelques points mais surtout fait des grosses qualifs et euh, Latifi non donc effectivement je pense qu'au bout d'un moment Capito il est pas trop con il connaît ce que c'est qu'une gestion d'équipe il sait ce que c'est comparer qu des pilotes il y en avait trois en rallye donc euh, voilà Et euh, effectivement, il n'y a, euh, oh, a qu'une voiture qui roule. C'est pas lui qui a signé la TIFI, c'est euh oui, euh... ouais. <t> en clair. Oui, c'est sûr. C'est bien Williams. C'est ça. C'est lui Otten qui a d'ailleurs déclaré, écoutez, moi, je ne veux pas... Pour le point, Vios Capito, je ne veux pas... C'est pas lui, il n'y est pour rien. Je ne p... peux pas <rire> dire que les autres ont fait du mauvais travail, mais... <rire> Attends, je, je pense que la TFIP fait partie des 14 pilotes qu'on dû appeler Alpine. <rires> <t 'en fait> <t 'en fait> Attendez, je vous fais le coup de fil. Oui, bonjour, c'est Nicolas Statifé, pareil. <rire> Allez, j'ai 40 millions. J'ai un contrat à écrire, moi, du coup. J'ai 40 millions. <rire> ah bah C'est tombé bien, notre programme est assez privé. On peut le faire pour toi, 40 millions, il n'y a pas de souci. Ah, il faudrait qu'il ait qu un IndyCar, il pourrait, il pourrait oh. financer le plateau. Ce ouais, <rire> serait formidable. Quoi qu'il pourrait financer trois équipes de Formule E. <rire> <rire> ah, cette année, bon, je vais chez Maserati, DS et McLaren. Et je tourne ouais, le dans les trois voitures. J'y vais juste vaut comme propriétaire, j'y vais pas comme pilote. Ah, Sauvez le... le WTCR, peut-être. Là, ils le ne... relancent. Je peux te dire qu'ils auront plus d'argent qu'ils n'en ont jamais. C'est vraiment con d'avoir des trucs comme ça. Imaginez un duo Stroll Latifi. Non, tu, tu non non non ben non en propriétaire tu peux relancer le sport auto pour les cent ans qui viennent dis donc eux avec l'argent qu'ils ont dans vingt ans ils sont juste directeurs de la FIA et directeurs de la f 1 c'est tout ils font pas ils font pas autre chose <rire> ah ben j'ai hâte de voir bah, ça communiquera moins moi est-ce que c'est Nicolas Latifi qui reviendra sur la décision de de donner quinze points au vainqueur des essais libre un douze au vainqueur <rire> des essais libre deux et dix au vainqueur des essais libre trois écoutez j'espère que oui euh, bien évidemment Mitram dit avec un duo, duo Norris-Russell-Williams serait bien plus haut dans le classement, je pense. Euh, oui, évidemment, mais bon... Avec Hamilton et Verstappen aussi, ils joueraient des... Même que, que tu, tu mets un duo euh, Stroll-Latifi dans une Red Bull, elle n'est pas championne du monde. Voilà. Comme ça. Et Laurent la latifi il a forcément une un d'essai quelque part, genre comme Kovitsar. Oh, tu sais Je pense, pense qu'une petite valise de 10-15 millions pour un, un essai-là, ça se refuse pas. Ah, pour faire une séance d'essai libre dans l'année, pour se prendre deux secondes autour, et puis... Euh... Puis ce sera bon. Même pas. Sympa. Il ira plutôt ailleurs. Bon. En plus, je vois pas l'intérêt de rester là. Il s'est fait démonter. En plus, il n'y avait aucune justification par rapport à son week-end. Okay. Ah, c'est ouais, franchement. Non, parce que tout à l'heure, le chat me demandait, vu que c'est un circuit euh, <rire> qui est pas trop un circuit de pilote, comment expliquer Perez bah bon, Perez ouais, fait pas un bon week-end, mais Latifi, c'est... Enfin, fait primaire, démonter par le, enfin, le premier par le premier pilote qui vient. <rire> <rire> c'est un peu ça, quoi. Il okay, est arrivé dans les mains, dans les poches, là. Euh, il n'avait pas à baquer à sa taille, limite. Et puis, oh, ah, bon c'est bon. Je vais un le un cappuccino, là, tranquille. En regardant prendre le regard froid. la F3. En <rire> fait, petit pilote. Mais, mais <rire> pensée, euh, quand même, grosse pensée, par contre, pour Alex Albon. parce que. Euh, il y en a chié, hein, pour son appel ici. C'est sacrément euh, compliqué, cette affaire-là. Ça, ouais. ça va maintenant, apparemment. Il est sorti de l'hôpital, du coup euh... Aujourd'hui, normalement, ouais. Ouais, il, ouais. il est sorti, donc euh, voilà. On espère que ça, ça ira pour, pour Singapour, mais c'est un petit peu flippé tout ce, qui, tout ce qui se racontait autour de cette opération de la padicite, donc pour, euh, pour Alexander Albon euh, chez Alfa Romeo Higuanyu hey Jo met un point c'est le premier au canada ce qui n'arrive pas, voilà, pas souvent à donc ça fait plaisir euh, de le voir passer maintenant à 6 points ici Euh, et puis Altaï euh, Bottas, 13ème. Voilà, c'est encore euh, des week-ends compliqués hein, après Alpha. Bottas était pénalisé mais c'est vrai que. Oui, mais comme la moitié du plateau. Donc, finalement, <rire> non, mais c'est compliqué de toute façon, Alpha. C'est dommage parce qu'on se rend compte qu'ils sont en train de marquer... Ils vont peut-être pas marquer plus de points qu'en 2019 avec une voiture qui, en début de saison, était quand même vraiment bien meilleure que ce qu'ils avaient en 2019. Donc euh, c'est dommage. De... On sent qu'il y a du gâchis. Quoi. Mm. Ouais, ils complètement. Après, je ne sais pas, entre ce qu'ils discutent aussi en coulisses, voilà, est-ce qu'ils ont vraiment reçu tout l'argent aussi euh, prévu voilà, Est-ce que Fred Vastor n'a pas été obligé, parce qu'ils sont pas au plafond, hein, oui. a été obligé de resserrer en plus la vis sur les développements et tout ça Je pense ouais. que si, parce que la voiture n'a quasiment pas bougé depuis le début de cette soirée, ça, soir, vrai, et ça se sent. Je pense qu'effectivement, avec tout ce qui est en train de se jouer en coulisses, euh, entre la vente de l'équipe à Audi, euh, voilà, je pense qu'effectivement, il y a, a peut-être un, un minimum d'investissement de la famille euh, Rousing derrière, oui. qui explique un petit peu ça, mais bon. Ce oui, n'est pas le premier point tout court d'Alpha de, depuis Canada Si, si c'est ça. Si, ça. Ouais, premier point de Joe et, de, et Joe de... qui commence vraiment à prendre le, la mesure de Bottas et même plus. Ah, quoi. Oui. Donc, euh, euh... Très grosse courbe de progression. On... ça Je mm. pense que lui, à mon avis, il n'y a pas trop, de... pas trop de doute sur le fait que Vassar va le garder. Il, a, il, a, il en dit de plus en plus de bien. Là, on voit qu'il y a des équipes qui commencent à délier un peu les langues sur leurs pilotes et puis à être un peu plus nerveuses, On sent que lui... Euh... Au contraire, il y a de la sérénité. Joe a l'air vraiment hyper appliqué. Moi, de, de, de toutes les interviews que je vois de lui, de de, de, de, de, de, de soeur et tout, c'est vraiment ce qui ressort c'est qu'il bosse beaucoup, beaucoup et euh, ça fonctionne. Donc, euh, même Bottas disait justement que c'était agréable parce que euh, Joe lui pose plein de questions et euh, est toujours hyper curieux d'apprendre. Et on voit qu'effectivement, il est de plus en plus à l'aise avec la voiture il est de plus en plus à l'aise en début de week-end. On se rappelle qu'en début de saison, les essais libre 1 et 2 étaient compliqués pour lui. Euh, là, on sent que ça va mieux. Donc, après, c'est vrai que c'est malheureusement. Il subit le problème que subit aussi Schumacher, c'est qu'il prend la mesure de son équipier au moment où la voiture est beaucoup moins bonne, ce qui fait qu'en termes comptables, c'est une catastrophe. Mais sur le plan euh, performance pure, l'écart se resserre euh, grandement. Mais il n'a pas ou... fait une grosse connerie de l'année, en plus. Hein. Ouais. Joe, non. je pense qu'il est en train de s'assurer un petit avenir en F1 pour euh, tu vois, au moins 3, 4, 5 saisons. Oui, à voir effectivement ce que... Ce que voilà. Est-ce que Audi va racheter... Euh... Si Audi rachète effectivement rapidement... Euh, Sauber, qui vont déjà mettre la patte sur, euh, sur la gestion et le management des pilotes ça, dès 2023-2024, peut-être pas dès 2023 mais peut-être après, préparer l'avenir parce qu'il se dit que Mick Schumacher pourrait aussi peut-être passer une année sur le banc de touche euh, l'année prochaine Ouf. et euh, arriver en 2024 pour être formé pour, que, pour, pour Audi euh, même d'autres disent que, euh, Mick, que si Joe n'a pas été annoncé encore c'est peut-être parce qu'Audi voudrait mettre Mick Schumacher chez Alpha dès 2023 Et là par contre pour moi me ferait clairement enfin, pour Joe ce serait vraiment injuste quoi. je trouve que ça serait vraiment très injuste qu'il qu perde sa place à cause de, à cause de ça euh, mais oui il mérite tout à fait d'être en F1 de rester en F1, d'avoir une carrière en F1 quoi. Ça, pour moi c'est évident pour bon, moi la question suivante qui se posera sera son potentiel de développement et la marge qui lui reste de développement, à quel moment il plafonnera c'est vrai que s'il plafonne au bout d'un ou deux ans bah, il ne fera pas plus de trois ans en F1 s'il continue à montrer des progrès comme ça comme il l'a fait un peu en F2 avec le temps Rien n'empêchera ne, qu'il passe ouais, 4-5 ans à F1 et qu'il fasse des bons résultats, des, des entraînements régulières. Si l'équipe derrière a du budget, Inouïl, on sait qu'ils sont très très bons. Euh, ils ont euh, des, une bonne équipe technique. Donc euh, avec des moyens, rien ne dit que l'équipe ne jouera pas au moins sur début de saison euh, des podiums, des, des choses comme ça. Et pourquoi pas Joe se faire un petit.. Euh, ouais, au moins marqué en tout cas la F1 de son passage. Les on me dit, dit, on dit qu'ils ont retrouvé le contrat de Joe chez Alpine. <rire> bah, si il si y a vraiment cette histoire d'Audi qui veut placer Mick chez Alpha dès l'année prochaine, euh, Alpine serait vraiment pas bête de récupérer de Joe. Quoi. Mmh. Ça, ouais, pour moi, tout ça ce que vrai. fait Alpine correctement depuis un an et demi, tant de dire que ça leur a même pas traversé l'esprit bon, pour l'instant. On va peut-être ouais, leur, peut leur dire de manière plus claire, Alpine, si vous nous écoutez, parce que je eh sais que ouais. des fois vous nous écoutez, prenez Joe si Mick va chez Alpha. Voilà, voilà. <rire> c'est le conseil de Gen Auto. Voilà. Je dis prenez juste. Willpower, mais c'est si juste. Si ça pas marche pas, on ou... vais envoyer la facture à Manu. <rire> <rire> ah, j'aurais pas l'argent, j'ai tout de suite. P bon, t'as les deux Willpower. T'as quand même gagné une licorne. C'est pas, pas rien. Je vais pas dire que Willpower, c'est le mélange parfait entre Alonso et Piastri. Donc, euh, s'ils veulent. Vous voulez pas avoir Michael <rire> Andretti, en Michael que... Andretti. Mais tu sais, t'envoies ça et tu dis Ah oui, il a, il a la fougue de, de, de Scarpiastri, euh, <rire> Il a le, le, le, le côté. Euh, Indomptable ah, de faire de autre... Non, non, il est, il est juste et australien est... et vieux. Est un australien de 41 ans. Fou voilà. le, le côté fourbe d'Oscar Pastri. <rire> non, il est fidèle, lui, par contre. Ça fait longtemps qu'il est chez Penske. Oui. En même ah bon. temps, pourquoi partir de... quand tu as le meilleur baquet <rire> du plateau Ça me paraît Ça me paraît être un bon compromis. Bon, après Alpha-Romeo, écoutez, on va on va enfin parler d'Alpine en course. Oui, euh, Manu. désolé, j ai, j ai, oui, du coup j'ai pas fini. Fin, je voulais parler pour Joe chez chez Audi. C'est pas forcément euh, exclu non plus que Audi reste avec, garde Joe s'ils viennent dans leur programme parce que euh, Audi a une implantation énorme en fait au, en Chine avec des coentreprises de avec trois marques chinoises dont Saic la plus importante Vous et euh, en, en tout même. Ouais, en Volkswagen en tout, oui tout à fait parce qu'en fait c'est des marques chinoises là-bas qui, qui bah, comme, le, la, la oblige, comme la règle oblige comme qui produisent leur voiture et du coup il y a un vrai marché Audi. Audi en Chine a une très grosse plateforme, donc euh, l'arrivée d'Audi n'exclut pas euh, que Joe reste dans les parages, euh, après bon, va voir effectivement commercialement et sportivement comment ça, comment ça joue, mais ce ne serait pas non plus automatiquement un, un ticket de sortie pour Joe. Quoi. Ce qu'on peut lui souhaiter, parce que moi je, je trouverais ça vraiment triste qu'il... Euh... Qui doivent quitter la F1 au bout d'une bonne saison comme ça. Et ça vient de la personne qui vous disait en fin d'année dernière que vraiment, euh, il ne fallait pas que Joe approche du TF1 de près ou de loin. Comme quoi, <rire> comme quoi je, suis, je suis très bon. <rire> comme vous le savez. Bon, bah chez Alpine, du coup, euh, la série s'est arrêtée. Hein. Ouais. Euh, puisque ça fait la première fois depuis 10 Grands Prix, je crois, qu'on n'a pas eu d'Alpine dans les points. Euh... C'était 10 Grands Prix pour Alonso. Oui, pardon, c'était dit après pour Alonso, oui, mais c'était ah, peut-être plus alors. Lucas dit Grand Prix, évidemment. Euh... Bon, bah, 10, 10 de suite pour toi, ouais. ouais, Alpine, euh, c'est le Grand Prix qu'on leur promettait qui allait leur sourire, et puis finalement, ils sont passés à travers. Quoi. Ouais, un alors que Williams a confirmé avec la vitesse de pointe que ça pouvait bien jouer. Bon, c'est ouais, la, la fin de série de 11 courses, et c'est que la deuxième fois de l'année qu'ils ne sont pas dans les points. Donc, euh, belle régularité quand même. Ça fait, ça fait un abandon pour faire un loto. Sa sachez que je l'ai la porte de loto, je l'ai apprise ce matin. Ah bon. <rire> donc ça va, hein, finalement tout va bien. Je, je, je l'ai bien vécu ce week-end jusque là. Du coup ce matin, voilà, j'étais j'étais triste. <rire> oh bah mince alors il a abandonné. Euh... Bon mais bon voilà. Bon, Arrive. Onzième pour recon, voilà bon c'est un... ouais, Malheureusement c'est la voiture qui n'a pas de pénalité qui abandonne donc c'est compliqué compliqué de faire un résultat dans ces conditions, euh, ça va encore alimenter les complots euh, anti, euh, enfin pro Alonso anti Leclerc sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas de bol. Après, effectivement, Alonso a été quand même euh, vraiment épargné par la malchance ces dernières courses. Euh, là, ça revient. Bon, après, c'est euh, de toute façon le, leur problème actuel, enfin principal, c'est pas de comprendre de ce qui a posé problème sur la voiture de c'est plutôt de comprendre pourquoi en course ils étaient nulle part, parce que Dans tous les cas, euh, en fait, ils se sont rendus compte que malgré euh, leur bon vendredi, ils auraient été incapables de finir devant Norris en course. Donc, euh, et peut-être devant Ricardo s'il était allé au bout. Donc, c'est assez compliqué pour eux. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont devoir comprendre. Pourquoi euh, En fait, ce n'est même pas une question de corrélation entre le sur-papier et puis le, le, en piste. Là, c'est une corrélation entre les longs relais vendredi et les longs relais dimanche. Je dirais que c'est n'est pas le premier truc inquiétant pour Alpine de l'année en matière de... De comportement de la voiture, parce que c'est une des, des, des équipes qui a la voiture la plus saine sur tous les circuits et la plus régulière et constante. Euh, et, se et là, c'est vrai qu'il y a ce petit point d'interrogation qui, qui vient un peu mettre le doute. Après, ils n'avaient ils pas de dévot majeur, donc c'est peut-être juste le package qui n'a qui pas aussi bien fonctionné que prévu dans le train de DRS ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas non plus euh, de grande inquiétude à avoir pour l'instant. Euh, ça ne menait rien qui menace à quatrième place. <rire> Nico qui a dit pile le, le week-end du retour de Laurent Rossi, dis donc non ah, il, sorti... était, il était en Magic hein, il était en magic, ouais. Ouais, mais il, il a, pas il a dit... parlé il aussi, là, juste il... aussi ouais, il est redevenu personnage public après des Grands Prix où il n'était pas trop là c'est vrai que moi je commençais à penser qu'on lui avait réservé le même sort qu'à David et Brivio donc... ouais, il partageait son placard pendant... pendant que la F1 était à Zandvoort lui il était dans le même placard que David et à euh, <rire> Brivio était là il voit les tweets de dire ah peut-être faire de la place, là, parce que <rire> ça, commence à sentir le... ça commence à sentir la merde, ça. J'ai je... dit la merde pour ne pas dire le, le... le... le roussi, parce que sinon, les gens disent « Ah oui, le... le roussi, le roussi, c'est une blague. » Non, non, c'est une émission sérieuse ici, bordel. <rire> bon, Et de... le roussi-roussi euh... Stop <rire> <rire> C'est sérieux, Franck, je t'ai dit « Merde !» <rire> Moi, je, je ne comprends pas tout, excuse-moi, <rire> Je me suis fait un interview en Belgique, j'ai pas compris. Pourquoi l'accent en Belge Je sais pas. Je me Tu comprends pas tout, n'est-ce pas Tu vas rester avec ton tunnel aussi, là, c'est une chanson de Noël. Est-ce qu'on va parler du week-end de Cordy Cordy, là C'est bon pour ça. Gaël. Qui, bah, on fois, espère fois, évidemment. C'est un peu une écurie belge des fois aussi, hein, parce qu'on les comprend pas toujours. Hein. On, on espère évidemment langues. que, que l'ami Gaël nous reparlera d'Amori Corday lors du, du Racing Café et qu'il nous fera. Corday là Parce que je sais pas qu'elle est belge. Amory Corday Elle est pas belge aussi elle oui, Tout à fait. Elle a pas son âme d'ailleurs, bien évidemment. Elle était belge, pardon. Oui, bon, oui, enfin après, oui. Elle est éternelle. Donc... Ah, bon. <rire> Sortons <rire> des trucs maintenant, ça y est. Hein, <rire> Cho Je suis pas Kakao, spécialiste des cordes, des cordies. Chaud cacao, c'est au sommet de la, de la chanson française. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux on fait, on fait, ce qu'on fait. Francophone, monsieur. Pas française, c'est francophone. <rire> Quand ça vous arrange. Hein, Jacques Brel pour tout le monde, il est français. Il va arrêter. Non, c'est vrai. C'est comme Stromae. C'est bon. <rire> on vous donne plus Gilbert, si vous voulez, mais pas plus. Euh... <rire> <rire> euh... ça, ça, ça, met une drop dans cette émission. <rire> à un moment donné, la culture, c'est comme la confiture, bon, on en a plus, on l'étale. <rire> euh... <rire> du côté de As, eh ben voilà, encore une, une, un beau week-end de mi chemin enfin, beau week-end des deux filles se dans les points mais au moins ouais. il a largement battu Kevin Magnussen. Et ben, ouais, je, je copier-coller de mon commentaire sur Joe tout à l'heure. Malheureusement, il prend la mesure de Magnussen parce que Magnussen n'avait plus n'avait de... enfin, en plus un pied devant l'autre depuis euh, la Hongrie. Bizarrement, l'arrivée des évolutions. On sait qu'il avait un nouvel ingénieur aussi pour ces trois courses, là, donc ça ne peut-être pas aider à être à l'aise au volant. Il va avoir un nouvel ingénieur à partir de, de Singapour, qui sera Mark Slade, l'ancien, de Mika Akinen, de Kimi Reikonen, de Ocon, de Hülkenberg, donc euh, à expérimenter. Par contre, c'est vrai qu'il ne met quand même plus un pied devant l'autre. Effectivement, Schumacher prend largement sa mesure en qualifiant en course, mais As ne marquant plus de points, euh... bah, ça ne se tu, voit tu, pas. Tu peux refaire la, la, la, la, la suite de, de Slade Akinen La Rikkonen, Ocon, Hilkenberg. c'est pas euh... c'est pas, pas chronologique c'est chron... enfin c'est quasiment chronologique C'est me dit. Le pire en pire quoi Et bientôt c'est la Tifi. quoi <rire> oh ben <mais> arrêter quoi <rire> <rire> et donc <rire> notre cher Habita qui... possiblement <rire> le retour d'Alquilaine rappelle qu'il est toujours en année sabbatique en année sabbatique absolument enfin, donc, euh, ce qui est très bien c'est que genre en 2005 il a fait une enfin, 2006 dire. non mais c'est bon l'année sabbatique elle est finie euh, j'ai pris ma retraite mais tout le monde s'en fout <rire> donc on est resté Alors, sur le sabbatique parce qu'il parce que, a dit ça mais juste après il a fait un test pour McLaren pour peut-être faire un retour en 2007 mais finalement il s'est fait éclater par Hamilton et Hamilton a pris le, le volant Ça, du coup, ça a remis le doute et tout le monde a dit C'est bon, il est reparti en année sabbatique. Peut-être qu'il reviendra. Mm. C'est quand même le test qui Kinen, de 5 ans après avoir fui de la 1 c'était quelque chose. Ça, oh, il est toujours dans le coin. Hein. Il fait toujours ses chroniques pour euh, Unibet, il est toujours oui. dans l'ambassadeur, oui. il est toujours dans, le, dans les, dans les oui. paddocks. Il est Toujours bien et présent. On voit que, que quand ils ont fait le test à Kinen versus Hamilton, il y avait aussi versus de la Rosa, qui était un vrai candidat à ce moment-là. Et qui s'est pris 2 de secondes là. par Hamilton sans comprendre vraiment pourquoi. <rire> Donc, donc ça ne date pas d'aujourd'hui que McLaren ne comprenne pas, du coup. C est, c est, c est, ça, pas. Alors, McLaren comprenait très bien pour Hamilton, c'était de la Rosa qui ne comprenait pas comment Hamilton faisait. tu à McLaren, il fait revenir à Mansell en 1995. On devait revenir France en 1994. Sans avoir 95. pris ses mensurations. Il oui, fait le problème de <rire> Mansell en 1995. <rire> C'est qu'il ne rentre pas dans la voiture. C'est donc... <rire> comme si on peut revenir à Michael aujourd'hui. Ah, mais j'imagine. Mais vous le moment où il a moulé son baquet... Donc il est rentré dedans. Là, je, là, je vois la scène où il y a qui est dans son bureau. Qui... Là, il signe des papiers, machin. Il... Puis jette un coup d'œil, il voit des gens qui commencent à courir dans une direction. Il fait bon. Puis ils reviennent de l'autre direction avec un chausse pied. Ce <rire> géant, <rire> c'est pas aujourd'hui que Pansel est censé euh, mouler son baquet, <rire> je comprends pas. Il y a plus de biche pour le sortir. Après, ils repartent, ils reviennent avec des plaquettes de beurre. Je dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce <rire> merde? Dit du savon. Je ils, auraient pu inventer, ils auraient pu inventer les portes sur les côtés pour, pour, pour lui quand même. <rire> les portes. Non, mais c'est. <rire> ils, ils avaient quand même tenté d'élargir le cockpit. Mais oui, mais justement. tout ça, oui, il, il, nous, il même... passe trois ans. C'est pour ça qu'il a loupé les premiers Grands Prix, d'ailleurs. Mais oui. Mais mais non, faut... non, il a fait le premier. Il a, et le deuxième, il a voulu y aller parce que la voiture était soi-disant remise. Et en fait, il, ça marchait toujours pas. Il n'était pas bien dedans Non, mais ouais, mais il, a, lui... il a loupé en fait après il est revenu guerres guerres avec la avec plan le... et c'était terminé. Non mais c'est ça il a, il a pas fait les quatre ah, premières, oui. premières courses ou les quatre premières courses. Oui, ils ont mis deux mois à lui faire un paquet plus large. Il a piloté la voiture et il a dit mais en fait c'est une merde. Et puis chez McLaren <rire> ils ont regardé les résultats puis ils ont dit mais en fait Mansell c'est une merde. merde. <rire> et, puis, <rire> et puis ils se sont séparés là quand même Ils ont gardé Mark Blundell avec. Voilà. Qui avait donc succédé à Martin Brundle dans cette voiture, et là autant vous dire que ça devenait compliqué à comprendre et à suivre. ça Je vous dis, c'est le seul pilote qui utilise du lubrifiant moteur pour faire la voiture. Même un camion de lubrifiant, même. Camion de lubrifiant, on se demande chez McLaren. Chez McLaren, à la fin du Grand Prix, ils arrivaient comme quoi tu les trois premiers qui aspergeaient le champagne, ils aspergeaient du lubrifiant moteur. on va sortir Mansell, vous êtes formidable. Du coup As ah, compliqué. Hein, voilà. c'était euh... annoncé, hein, il avait dit qu'il n'y avait pas de package spécial, euh, rien, rien de particulier pour la voiture pour, pour ça. ça c'était annoncé ouais, et puis, ouais, ouais. Mais Après à Singapour dit, ouais mais c'est annoncé, parce que vous savez, il fait nuit, alors on n'est pas. Non on ah, n'a ils ont, ils ont, <rire> euh... pas de phare, on n'a pas, <rire> pas de lumière. <rire> As ah, ils ont à demi mot enfin avoué que la fin de saison 2022, c'était mmh. euh, comme ça venait. Euh, ils ont annoncé en fait, à, à de demi mot. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce c'est de Pourquoi il a elle Non, mais c'est vrai que c'était. Euh, ils sont très contents d'avoir une base solide sur les voitures et ils veulent, ils veulent euh, enchaîner l'an prochain. Et du coup, ils préfèrent développer un package complet euh, plutôt que d'amener des évolutions pour gagner quelques places cette année. Alors que de toute façon, ils savent qu'ils ne suivront pas le rythme du développement des autres, euh, même si tout le monde se calme un petit peu ces derniers temps. Mais euh, voilà, autant, autant déjà vis viser un châssis un peu différent. Chassis sera le même, mais autant viser une voiture un peu différente l'an prochain. Nitra me dit que la F4 danoise a roulé avec des phares le week-end dernier lors d'une course en soirée. <rire> Attends, la soirée au Danemark, ça commence à 15h, non C'est extraordinaire si c'est le cas, ça, parce que des monoplaces avec des phares, j'ai envie de voir ça. Il faut, faut trouver des choses. Ouais. Euh, derrière As, ah, écoutez, on va avoir. Euh... Bah, on va avoir euh... Il nous reste Aston, la bonne dame. Super euh... week-end Aston. Ouais, vraiment, euh, mmh. moi qui qui hâte de voir faire le tour Aston la l'année prochaine, vraiment ça m'a mmh. donné envie. C'est prometteur. Oh ah, la vache, double abandon. Mmh. Voilà. double abandon, pas de perf, mmh. nulle part. Mmh. C'était catastrophique. Week-end plat. De voilà. toute façon, la voiture est un très tôt euh, quand il s'agit d'avoir un euh, peu de traînée, donc. Euh... Il y avait une superbe, d'ailleurs, déclaration de Vettel après les califes. Ce genre de journée ne me manquera pas une fois que je serai à la retraite. Oui. Voilà. Ouais, C'était assez, assez violent. C'était J'ai hâte de profiter de la retraite. Ouais, C'est un peu ça, voilà. <rire> <rire> j'en ai marre, le chat, j'en peux plus. On, on salue, évidemment. <rire> Camion de lubrifiant qui a offert un abonnement de niveau 1 à Citerne de Chiasse. Oh, putain! Et enfin! Et là, j'espère vraiment, vraiment qu'il y a une personne qui est arrivée sur NextGen pour lire un article qu'ils avaient trouvé sur Twitter. Ils ont vu l'image, ils ont dit Ah, oh, je vais écouter ce qu'ils disent. Citerne de Chiasse, pardon. Bon, bah, écoutez, moi je vais... je vais. Je vais fermer la page. Je vais, aller, je vais aller sur un autre site. Ça ira très bien. Oh mon dieu Tu ah vois, c'est les après. Les laisses le, euh, les LES le dit, tout n'était pas oublié pour Aston Martin, puisqu'ils ont mené le Grand Prix pendant quelques tours. En elle elle était plus. en tête pendant quelques tours, Aston Martin. Mais rassurez-moi, c'est celle-là qu'Alonso va piloter l'an prochain. <rire> non. Bah, ah merde C'est la F1. Bah, lui, coup. si, si, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas que les voitures de sécurité puissent se, se retirer avant la fin de la course. <rire> fin en tête. <rire> enfin, un drapeau d'année, il a pleuré. <rire> il <rire> est pas content c'est des trucs étonnant mais, oh, mais, mais ça va Aston fera mieux l'an prochain c'est bon dans un moment il va repasser il va dire, aucune idée quelle honte <rire> ça va être insupportable euh, voilà donc pour euh, les, les 10 équipes de ce week-end on rappelle que bien évidemment la F1 revient à Singapour dans deux semaines puisque Quel dommage, la F1 n'a pas encore inventé les quadruples Ce qui est bien malheureux. C'est vrai que c'était le dernier Grand Prix en Europe. J'ai failli dire que c'est fou. Non, parce que ça a toujours été en septembre le dernier Grand Prix en Europe. C'est tout le dernier Grand Prix en Europe. De toute façon, Liberty va sortir un calendrier avec que des courses. Afrique du Sud. Il y aura un Triple un triple leader au Qatar. Il reste trois matchs de suite à Los c'est le tout dernier ouais. Grand Prix en Europe tu sais oui oui on ne reviendra plus du tout <rire> c'est fini plus de sous quand on est de la F1, il y a quand même 37 grands Prix mais aucun ne passera pas par, par l'Europe sera... 37 grands Prix ça. mais 11 circuits Qu ce voilà. que ça se passe en Europe ça ah oui monsieur c'est la capitale de l'Europe la Belgique ils iront à Silverstone parce que c'est vraiment en Europe mais... c'est pour juste monsieur c'est Strasbourg monsieur <rire> euh... attendez comment ça la WSRI non non non non la WSRI va va à Singapour. <coughs> Donc ont de l'argent, dis donc. Bah, ouais. Ils ont payé un bon contrat avec DHL, c'est bien, bien joué. <rire> dommage que la F2 y aille pas, Ce serait marrant. <rire> oh, putain. Alors, <rire> non, alors, moi, moi, Manu, j'ai un souvenir très précis de Singapour en F2, GP2, tout ce que vous voulez. C'est y de deux mecs qui se rentrent dedans dans le tour de rentrer au stand parce que le paddock est à un autre endroit du circuit. Ah, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était Alexander Rossi qui n'avait pas fini sur le podium. Du coup, donc il tourne pour aller dans le paddock normal et ¡pam! il s'est fait exploser par... Euh, c'était Fabio Leimer qui lui allait sur le podium et donc devait rentrer dans la pique nf Fabio euh... Leimer oui mais on continue name champion GP2 hein, champion, hein. champion GP2 tout à fait oui. David Valse qui Giorgio ouais. Pantano Fabio Pantani ah non lui, Marco, Marco, Pantani. Marco Pantani Marco Pantani <rire> pardon <rire> Vignette Panini Florent <rire> <rire> <C 'est... rire> <Non>, Panini je suis perdu comprends plus ouais. Vignette Panini <rire> Je ne sais pas, moi, je croyais qu'il fallait citer des trucs comme ça, mais ça me fait plaisir. Oh, putain. Euh, mais du coup, bon, allez, on se remet une petite couche, une petite couche transfert, une petite couche rigolade Alpine, enfin bon, voilà, c'est très lié, depuis, depuis plusieurs semaines maintenant, euh, tout ça. Ouais, Laurent Rossi qui a tenté de justifier ce qui s'était passé chez Alpine. Bon, bon allons-y, clairement, donc euh... voilà. Ok, c'est fait, c'est passé, on ne discute pas, on l'a perdu, ça c'est un peu, voilà. il, il y a eu mes refrayers, euh, c'est de bonnes guerres entre guillemets, mais Zav avait aussi le, le même discours, donc, donc, par contre ouais, effectivement la pilule piastrie chez, chez Alpine ne passe pas du tout. Quoi. Ah non, voilà. c'est Ah. Je vais ouais. proposer du Gamiscon à, à, à ça. Parce il y a vraiment des gros problèmes de digestion <rire> depuis quelques semaines. Ça ne passe pas, ça passe pas ah, du tout. Ah, il faut mettre un petit violent. peu de là pour la gorge parce que c'est le reste <rire> en travers. Donc, ouais c'est euh, bon, ah, ouais, ouais, euh, violent. Loyauté, tout ça. Alors, d'après Rossi, parce qu'il y a quand même eu des petits éléments nouveaux dans son interview donné euh, d'abord à la femme, mais ensuite aux médias, il y a eu double interview en fait. Euh, samedi euh, à Monza, c'est que en fait, euh, d'après lui, Piastri aurait eu plusieurs contrats, euh, plusieurs propositions de contrats, qu'il aurait toujours refusé de signer, et d'après Rossi, encore une fois, c'était à chaque fois des détails, des machins, donc à un moment, il s'est emporté, il a dit, mais si on en est à mégoter sur le nombre de journées de marketing euh, qu'on va faire, ou quel pull il faut porter euh, tel jour parce qu'il pleut, ou tout ça, euh, en gros, ce que Rossi dit, c'est que euh, c'est qu'effectivement Piastri et son management cherchaient à mégoter, à gagner du temps sur des détails, en gros peut-être certainement le temps de, de finaliser un contrat avec, avec McLaren, et si, et si ça s'est vraiment passé comme ça, effectivement euh, je peux comprendre qu'Alpine peut l'avoir un petit peu mal euh, par rapport à le fait d'avoir perdu Piastri, mais bon, maintenant à ce niveau là c'est du parole contre parole euh, mmh. qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, entre, entre Alpine et Piastri son management et, puis, et McLaren mais si effectivement Piastri a refusé euh, le temps de, de faire durer peut-être certainement une négociation entre, entre McLaren et Ricciardo euh, voilà, pour que Piastri ait la voie libre euh, c'est pas très sympa clairement en termes de loyauté et de fidélité par rapport à, par rapport à Alpine maintenant voilà, effectivement si le seul contrat qui était proposé à Piastri c'était d'être casé chez Williams euh, ce qui semble être en fait un petit peu sous-entendu par Rossi euh, on peut aussi comprendre que du coup Piastri euh, comme il dit euh, se sentait peut-être un peu plus euh, haut, un peu plus valoris valorisant piloté chez, chez Alpine que chez Williams. Donc, en gros, euh, il se l'a pété un petit peu, d'après Rossi, quoi. Voilà. C'est pour vraiment, pour résumer sur des, sur des termes très, euh, très simples. Et sur le reste de l'interview de Rossi, bon, il y a une partie sur l'académie aussi de zone pilote, voilà, qui forcément remet un peu en question, là. La, la, la partie académie, ça, je laisserai par, je laisserai parler à Alex là-dessus, c'est lui qui a traité le, le sujet. Euh, et, euh, et la partie effectivement pilote 2023. Où clairement, Douane est sur la liste euh, restreint parce qu'il n'y a plus effectivement 14 pilotes, mais il n'y en a plus beaucoup. Douane est sur la liste parce qu'il faut le mettre sur la liste. C'est le pilote de l'académie, la, mais clairement pas chez Alpine. Enfin, c'est pas lui que qu Alpine voit pour débuter euh, en F1 chez Alpine directement en 2023. Donc, ce serait plutôt dans le cadre d'un prêt. C'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, je pensais plutôt à un Douane chez Williams et un de vries euh, chez Alpine. Euh... Si, effectivement, ça ne peut pas se conclure avec Pierre Gasly. Je pense que le fait qu'ils disent que ça attendra un petit peu, qu'ils ont, qu ont le temps, c'est effectivement peut-être le temps de, de, de voir si la situation avec Erta se décante. Ouais, parce que je pense que leur choix numéro un, c'est clairement Pierre Gasly, s'ils peuvent l'avoir. Le choix numéro 2, serait ce reste pour la Vries, Et le choix numéro 3, Jack Douane. Soyons clairs, je pense que vu aussi les propos en, en filigrane de Rossi, euh, Richardo, c'est du non, quoi logique. On salue Alex qui vient de nous euh... Salut Alex. Salut Alex. Euh, bonsoir. Alors j'avais un contrat pour parler de, du Grand Prix <rire> dans la première partie mais malheureusement Nick Gene a la même avocate Calpine. Euh... <rire> ouais mais bon on m'a dit bien. que non, on t'avait tu pas voulu signer là, t'étais en train ouais, de dire ouais, mais... <rire> oui. combien de minutes <rire> est-ce que je dois parler de Bibit et tout ça donc on, on... t'a proposé on... à 14h le contrat je lui refusais refusé. Euh... <rire> j'ai la preuve écrite sur le chat. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> Mais m McLaren m'a proposé d'animer une session sur les réseaux sociaux avec euh, Ricardo et Norris qui faisait des cartes. c'était plus lucratif. <rire> C'est le défi sportif. Je... C'est important, il faut toujours euh, retirer le défi. Et donc, euh, oui, effectivement, euh, Rossi, euh, qui est euh, sorti de, de, de son silence, a questionné lui-même euh, l'avenir de de ces académies, de ces filières de jeunes pilotes en disant voilà, ça va refroidir plus d'un investisseur euh, si on est porté à investir autant d'argent dans la formation de jeunes pilotes c'est ce que dit Rossi, on pourra euh, y revenir par la suite, si on investit autant d'argent dans les jeunes pilotes, si on arrive, le terme en anglais c'est poach, c'est-à-dire presque débaucher c'est une sorte de razia de, de raid, si on arrive à débaucher comme ça des jeunes pilotes, alors les, les investisseurs vont finir par se demander mais à quoi bon, euh, ou les équipes vont finir par se demander mais à quoi bon investir dans, les, dans une filière de jeunes pilotes, Et Rossi 18 Même très clairement, voilà. C'est aujourd'hui l'avenir de l'académie alpine que je remets en jeu. Pas pour les pilotes actuellement ce contrat, parce que quand ils ont dû lire de telles déclarations, euh, jeune douane, euh, notamment en premier lieu, a dû, a dû un peu trembler. Pas à court terme, mais à l'avenir, rossi se questionne Ils se demandent, mais à quoi ça sert d'avoir euh, une académie, puisque McLaren avait arrêté. Alors, ils ont un jeune pilote en karting, mais euh, ils n'ont plus d'académie comme à l'époque de Norris et, et finalement ils se retrouvent avec un jeune pilote débauché comme cela de, de quelque part. Euh, Red Bull, on peut se demander aussi à quoi ça sert, puisque Pérez ne vient pas de l'Académie. Verstappen, il a été signé euh, la veille euh, de rentrer en F1 euh, pour, euh, pour occuper la, la, la tour de Rosso. Donc, la question de Rossi, elle peut paraître légitime. En effet, pourquoi investir autant dans les filières de jeunes pilotes si... Euh, si on risque de se faire chipper à tout moment mais c'est là où quand même le, tous les problèmes c'est là que, que Rossi ne dit peut-être qu'une partie de la vérité c'est que euh, Rossi nous dit à quoi ça sert d'avoir autant investi si les pilotes peuvent partir euh, mais il, il reconnaît aussi que les contrats n'étaient euh, pas assez fragiles avec Piastri et c'est ce qu'avait bien reconnu Saïdol avec McLaren c'est que nous qu'on avait avait risques dans notre académie de jeunes pilotes, il avait un contrat en béton il avait bien été approché par d'autres équipes mais son contrat était tellement en béton qu'il n'a pas vu partir. Donc ça, c'est pour l'aspect euh, contrat solide. Ensuite, pour l'aspect, comme dire aussi, on a euh, investi autant d'argent euh, dans le pilote. On a vu que les déclarations de Weber allaient dans le sens qu'en fait, Alpine n'a payé qu'une petite partie, une minorité. Donc, euh, c'est un peu, c'est des propos intéressants parce qu'il y a un peu, un, un peu ambivalent. il y a un peu à boire et à manger. Effectivement, ça ne sert à rien d'avoir une académie Si on n'a pas de contrat solide derrière, et je pense que c'est comme ça qu'on qu qu peut, qu peut voir la chose. Alors aussi dit aussi, à l'avenir, peut-être qu'on aura des contrats beaucoup plus contraignants et que ça les rendra moins attractifs pour les jeunes pilotes, sans trop rentrer dans les détails. Euh, je ne sais pas vraiment exactement ce qu'ils disaient par là, parce que à fois pour ah, Norris, le, le contrat était contraignant, ça ne l'a pas empêché de... De piloter Alors, chez McLaren. En, mais en gros, ce ouais. qu'il veut dire, je pense qu'il ne veut, veut peut-être pas signer de pilote à très long terme. Si les jeunes pilotes se retrouvent bloqués dans une académie, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Mmh. C'est aussi, voilà, je pense que c'est un petit peu ça qu'il voulait dire, non Oui, peut-être, peut-être. Après, on peut se dire, voilà, il y a un pilote comme Djokovic aujourd'hui qui appartient... Alors maintenant, il, a... il était à cette partie mais il était dans aucune... Académie, finalement, est-ce que ce n'était pas la meilleure solution C'est d'avoir, non pas une académie de jeunes pilotes, mais une filière de jeunes pilotes prête à dégainer dès qu'il y a un bon pilote qui, qui se pointe. Ça peut être une solution aussi. En tout cas, c'est clair que pour le moment, ça ne paraît pas comme une opération hyper rentable pour certaines équipes, mais il y aura toujours, toujours des Russell, des Hamilton pour, pour, dire, le, pour dire le contraire. Donc, c'est un vrai sujet, surtout quand on n'a que 10 pilotes en F1 et quand on a des pilotes qui finissent par partir de plus en plus tard. Et je voudrais faire une dédicace. Euh, à celui qui fait sa meilleure saison actuellement, c'est-à-dire Fernando Allons. Et juste, juste ce qui est fou, c'est qu'Alpine, ça fait des années et des années qu'ils attendent d'avoir un pilote de l'académie qui peut en arriver en F1. Ils en avaient enfin un, il y a eu le paume. Ils ont été, ils ont été ouais. merveilleux chez Alpine. Je pense que c'était très très très fort. Messieurs, écoutez, 22h19, je pense qu'on est bien. Oui. Est-on pas mal Donc, on clairement. peut aussi parler de, chez, euh, de As. Oui, c'est vrai. Je, je, ah oui. je voulais juste quelques instants, messieurs, mais allez-y, parlez, animé. Hein. Moi, je dessine, mais animez. Non, parce qu'il y avait euh, le, voilà, sur, sur As, hein, effectivement, hein. Et, on sent clairement que Mick Schumacher, il n'est plus du tout en odeur de santé. Voilà, sur les derniers ouais. propos de Gunnar c'est en gros, euh, Mathieu Binotto n'était pas super convaincu par le week-end euh, de Mick Schumacher à Manza. Euh, on laisse encore quelques courses en gros, ça devait se décider à Monza quand même, et ça n'a pas du tout décidé. Bon, je pense clairement que pour Mick Schumacher, ça va malheureusement se décider sur euh, d'abord peut-être les futurs transferts des autres équipes. Euh, donc, je ne suis même pas sûr que Mick Schumacher, effectivement, vraiment, sa place euh, en direct chez Alpine, euh, comme on pouvait le croire, ou chez, ou chez Williams. Donc, euh, je pense qu'il devrait être un deuxième choix. Euh, voilà, peut-être que. Je pense que Williams ferait bien de signer Mick Schumacher, effectivement, si. Euh... Si, euh, si ou s'il y a derrière peut-être le paramètre Audi aussi. Audi, chez Sauber, enfin il y a, y a tellement de, de, de cartes euh, inconnues, non retournées encore, et de choses qui se jouent en coulisses, qui sont au-delà de tout ce qu'on peut voir en public, c'est-à-dire toute, toute l'histoire de gros sous, de contrats, de sponsoring, de, de, de constructeurs qui arrivent et à quel terme, à quelle échéance, que c'est hyper difficile de dire qui va faire quoi dans les. Voilà, c'est en train de se resserrer un peu au fur et à mesure, mais voilà, il nous reste quand même quelques cartes à, à connaître et on les connaît pas je dire, Donc euh, pour en les coureurs, bon. ouais, c'est Pour le... ouais, dans, dans tous les cas on dirait que quelque chose s'est passé chez Ars parce que la situation était assez claire il y a encore quelques Grands Prix tout le monde disait que de toute façon Schumacher allait prolonger puis au fil du temps les déclarations sont de moins en moins sûres les, les... on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé enfin, moi j'ai l'impression que les relations ne sont même plus les mêmes on n'a pas l'impression que Steiner ait envie de dire beaucoup de bien de Schumacher il a, il a quand même clairement refroidi la piste ce, ce week-end alors que c'était quelque chose qu'il n'avait pas encore fait jusque là Euh, donc j'ai du mal à comprendre si Schumacher euh, s'est engagé ailleurs ou s'il si, euh, y a quelque chose qui en interne euh, pose problème avec Schumacher, j'arrive pas à savoir parce que il est quand même, moi, sur les résultats sportifs en tout cas pour moi il n'y a pas photo qui doit rester parce que je pense que le potentiel de développement qu'il a fait que l'an prochain il sera meilleur que Magnussen, ça, ça à mon avis c'est factuel euh, maintenant euh, j'ai du mal à comprendre Euh, ce qui s'est passé, ouais. pourquoi, pourquoi euh, d'un coup As s'en est presque rendu à dire ce sera, plutôt, euh, ce sera plutôt Giovinazzi ou Hülkenberg que Schumacher Je veux dire, c'est quand même deux pilotes dont on a fait le tour versus un pilote qui est toujours en progression. Donc pourquoi, euh, pourquoi privilégier le plan B en fait Tout simplement, qu'est-ce qui est. Alors, je, je vois dans le chat qu'on parle du soutien de Ferrari qui a été perdu. Oui, peut-être, c'est pas encore officialisé et dans tous les cas. Euh, Il n'y a pas non plus, enfin, euh, je ne pense pas que c'est le seul paramètre qui rentre en compte, donc euh, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, pour moi, il y, y a un truc qui cloche pour que As décide à tout prix de viser des plans B plutôt que son plan A. C'est vrai, c'est compliqué. Après, euh, peut-être que chez Ferrari, ils n'ont pas trop aimé aussi que Mick aille de lui-même cherche un volant ailleurs avant que, avant que ça se goupille comme ça, donc. Euh... En même temps, il euh, faut, faut le comprendre aussi, parce que... Euh, on bouge, on a, bouge, on, on bouge, je le je, je, je <rire> fais aller s'il Il <rire> euh, faut, faut le comprendre aussi, parce que lui, son objectif est d'être un Ferrari Driver Academy, bah, comme l'indique le nom de l'Académie, c'est d'être un pilote Ferrari, sauf que l'horizon est bouché jusqu'à 2025. Et 2025, en F1, c'est un horizon très lointain, on voit que les pilotes euh, peuvent perdre en, en cote très très vite. Donc euh, c'est très important, enfin, on voit un Ricardo qui passe en deux ans de... Euh, Pilote numéro 1, un, un mec qu'on qu licencie avant son départ euh, moyennant un gros chèque parce qu'il ne rapporte plus rien. Et Mick Schumacher n'a pas de garantie qu'en 2025, sa cote et son image seront encore suffisantes pour aller chez Ferrari. Et il se rend compte que s'il veut avoir une bonne voiture, il faut qu'il le fasse au moment où il est sur la pente ascendante. Et en fait, comme tout pilote de F1, la question c'est de savoir où s'arrête la pente ascendante, à quel niveau il stagne et quand attaque le déclin. Et c'est vrai que ce n'est pas, une, course que, pas une, une question que se posent certains pilotes. Je pense à Hamilton ou Alonso parce qu'eux, ils ont ils ont atteint un niveau et ils le gardent, on voit un Vettel qui peut décliner, et en fait, ça prend au nez tous les pilotes, et moins ils sont bons, en tout cas, moins ils ont de potentiel, plus le déclin arrivera vite, en tout cas, plus la stagnation arrivera vite, et moi, je comprends que Schumacher, ce soit dit, 2025, ça fait loin, il ne sait pas, je pense que Schumacher ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, et en fait, euh, Ferrari, il a soutenu tout le long, si aujourd'hui, il lui ferme des portes, euh, il a intérêt à en ouvrir ailleurs, parce que euh, il ne peut pas, comme tout pilote de F1, il ne peut pas avoir un seul plan, si le plan n'est pas en béton. Après, ce sont les ingénieurs Ferrari qui gèrent les plans de ces pilotes-là. Que... Ils disent, OK, we plan see plan plan plan C. Euh... We plan B Do you want to drive for us Question. <rire> Guys, I don't know. I haven't decided yet. OK, we come back to you. Copy. Euh... C'est <rire> tout le paradoxe. Effectivement, c'est tout le paradoxe de Schumacher qui, qui est mis en danger au moment même où il s'améliore On se demande même si c'est, comme on, ça a été dit, s'améliore s'améliore depuis la Hongrie les évolutions. On se demande même si la Hongrie c'est la mi-saison, si Ferrari ne lui avait pas fixé un objectif, à la mi-saison, on fait un point et on décide à partir de là. Euh, mais effectivement, on il on, on, y a forcément autre chose, euh, si ça n'a pas été décidé à la mi-saison, que le pur sportif, parce que si c'est pour enlever un Schumacher qui est en train de prendre le dessus sur McDussen et dont on n'a pas perçu la fin de la courbe de progression, si c'est pour le, le dégager lui et pour prendre Jovinazzi, je pense que ça fait euh, hausser les épaules et ça fait pousser des soupirs à, à tout le monde. Wilkenberg, à la limite, on comprendrait. Puisque c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui a prouvé qu'il pouvait s'adapter à des voitures, qui peut développer euh, une voiture. Donc pourquoi pas Mais effectivement, si c'est pour Giovin Giovinazzi, c'est qu'il y a autre chose un mauvais comportement en interne, ou euh, contrat à la mi-saison, ou, euh, ou signature dans une autre équipe. Mais oui. c'est tout le paradoxe et finalement l'injustice euh, Schumacher. Ça aurait été au tout début de saison, après 4 ou 5 courses, on aurait dit oui. Là. Euh, Voilà, je n'étais pas le plus grand fan de lui au début de saison, mais il demande de belles choses cette année. Contrairement à la mi-saison, je n'y crois pas parce que son amélioration, elle arrive à partir du Canada. Il fait troisième mi au Canada, des points en Grande-Bretagne, des points en Autriche. Donc il est déjà en train de prendre à ce moment-là, pas de dépasser Magnussen, mais prendre sa mesure. Il est au même niveau et euh, il profite des, des, des petites circonstances pour. Euh, enfin, au Canada, sans sa panne mécanique, il marque ses premiers points. Donc ça aurait fait trois grands prix de suite dans les points. Et euh, donc, moi, bon, pour moi, il y, y, y a autre chose. Après, effectivement, comme tu dis. Euh, Hülkenberg, c'est vrai qu'on peut, on peut encore comprendre. Euh, il y a, il y a, ouais, effectivement, il y a une expérience énorme derrière, il, a, il a quand même euh, il a su jouer dans des, dans des équipes assez hautes, en tout cas faire des, des choses euh, assez bonnes, mais si bon, les, les podiums n'ont jamais été là. Euh, avec avec Magnussen, je ne sais pas trop ce que ça donnerait, parce que ça n'a pas toujours été rose entre les deux, mais bon, ça fait un peu de, un peu de poésie. Mais euh, c'est vrai que Giovinazzi, pour moi, c'est vraiment... S'il faut venir Giovinazzi, c'est clairement affiché et dire, voilà, bonjour, on n'a pas d'ambition. A... En fait, on vous a dit l'an dernier qu'on avait d'ambition, la voiture était meilleure, on n'a pas d'ambition. De toute façon, Parce la, que... la, la seule justification que Steiner a donnée pour ne pas reprendre Schumacher, si ce n'était pas lui, c'est en gros, il en a marre d'avoir de gérer des pilotes inexpérimentés. Donc En gros, il va du haut expérimenter. Ouais, et... Il a déjà deux saisons en F1 maintenant, donc ça va. Pas... Ben, pour lui, ouais. c'est peut-être pas encore... Et puis... Ouais, en plus, c'est un... On sent assez... qu'il a... Qu a aimé la saison avec Mazepi de Schumacher. On sent que c'est... C'est une grande saison. Après, après Giovine Dazi, je ne crois pas trop non plus, parce que même d'après les derniers propos de Steiner, aussi sur Giovine c'est vraiment plutôt quelque chose de... Donc, euh, qui est vraiment imposé ou demandé par Ferrari, pas forcément quelque chose qu'il a... qu envisage vraiment. En tout cas, je ne sens pas très, euh, pas si très je... enthousiaste à l'idée de faire rouler Giovine chez lui. Et, et sur Hülkenberg et Magnussen, dans des déclarations récentes, ils avaient euh, enterré la hache oui, oui, oui, oui. en disant voilà, c'était pour. Euh... Bah la plus récente, parce, parce que la rigoler. celle juste avant c'était moins bien. Moi, il n'y avait pas de question de H de Guerre, ça dit à l'époque, mais bon, c'est autre chose. Mais, euh... Rien n'était <rire> enterré, à enfin, ça, après ça, voilà, après, enterré. Euh, <rire> non, non, mais oui, après, de toute façon, euh... c'est drôle parce que c'est euh, un des rares gros trash talking qu'on ait eu en fin ces dernières années, mais c'est vrai que c'était dans la chaleur du, drôle, du moment, comme on dit. Drôle. Donc, il y a pas de... Pour ceux qui n'ont pas la ref, évidemment. Il avait déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, « sus mes boules !» Alors sus mes boules, le chéri Il avait quand même chéri. été ah, euh, oui. poli et poète. Euh... Ben oui, à un moment donné. Euh... <rire> c'est pour ça que les LES disent dans le chat qu'ils vont pouvoir se les sucer maintenant. <rire> <rire> mais cela dit, c'est vrai que bon, ça, fait un peu, ça fait un peu on prend des pilotes sur le retour, mais euh, pour le coup, pour As, qui, va devoir qui veut travailler sur une base solide de voiture, et qui de toute façon n'aura pas l'argent de faire beaucoup de développement, C'est pas con d'avoir deux pilotes comme ça. Maintenant, je pense ouais, qu'avoir un Schumacher comme leader de projet à long terme, évidemment, est une meilleure idée, d'autant qu'il a l'air de prendre un peu la mesure de ce qu'on lui demande, et de mieux comprendre le rôle qu'on attend de lui. Donc, euh, et puis, euh, pour, pour Schumacher, il y a l'aspect sponsor et prestige aussi, hein, aussi, pour As, tandis que Giovinazzi, effectivement, peut-être n'a pas dans sa ville natale, ça ne fait pas vibrer. Hum. Bon, il y, y, y a trop de voilà. Ouais, Zero nous dit que pour être protégé comme ça par Ferrari, Giovanni, avoir de des sextets de toute la direction de la marque, c'est pas italien. Non, non, en fait, il a des vidéos, <rire> moi j ai, j ai, oui. je les ai vues en plus, il a des vidéos euh, des essais d'arrêt au stand de l'équipe et ils sont tous réussis en fait. Euh, c'est que des arrêts sous les deux secondes. Et là, ils disent non. Et ça, c'est parce qu'il ressemble à Jésus et que ça fait des, tout le monde. C'est un miracle, du coup, qu'il y ait des arrêts au qui se réussissent quand il c est, est parti. de ah, mais... tout ce qu'ils sont dit. Si ces images-là fuite mais on va passer pour des clowns, c'est pas possible. Peut-être que, euh, peut que Steiner a été convaincu par sa saison en Formule 1. E. Pas... Ouais, je, je sais pas. Ce soir a été... Il a fait mieux que Mazépine en F1. Bah, voilà, je sais pas si qui que ce soit a été, <rire> été convaincu par sa saison en Formule e, mais ça, c'est un autre débat. De toute façon, Steiner. Côté de AS, cette direction, c'est trop politique derrière et financier que plus qu'une question de, de performance que, pure. c'est euh, la première fois qu'ils présentaient autant le Grand Prix d'Italie dans leur déclaration comme un Grand Prix à domicile. Comme ils ont construit euh, leur fameuse usine à Maranello remplie euh, d'ex-ingénieurs Ferrari, mais n'ayant bien entendu aucun lien avec Ferrari aujourd'hui, euh, ils présentaient <rire> cela comme un vrai Grand Prix à domicile. Après. Euh, C'est L'usine, tu badges ouais. avec le même badge que quand tu vas chez Ferrari, mais ça n'a aucun rapport. Vraiment... Non, mais en fait, ah c'est la cantine de l'usine Ferrari. Donc, en fait, la pause déjeuner se passe chez ASS pour qu'on se. Encore une fois, super cette can superbe cantine, comme chez Red Bull, bien évidemment, où est... vous voilà. avez. 41 millions. Ouais, les ouais, les bon. cantiniers <rire> et les cantinières conçoivent des ailerons avant en leur temps libre et ouais, tout ça. C'est merveilleux. C'est euh, normal que le chef ait un doctorat en, ouais. en physique. pas ouais, ouais, ouais, ouais, voilà. <rire> J'ai demandé de la purée, j'ai reçu un aileron avant. Mais bon. bon. <rire> C'est croquant. J'ai <rire> acheté de la purée, mais en forme d'aileron avant, et bizarrement, il était un peu différent. Je il y a un message. Il y a un message. <rire> il était sculpté. Tous les jours, il y a cinq employés qui doivent prendre leur plateau et aller se tenir devant une soufflerie. C'est un désastre pour les vêtements, <rire> mais bon, hein, Au moins, écoutez, ça peut aider. Ça doit, être, ça doit être de la mousseline bien compacte, quand même, pour que ça tienne. C'est de... le protocole, après. Chacun, euh... Chacun voit comme il peut. Euh... C'est pour ça que McLaren avait un partenariat avec Hershey's Chocolate, Euh, Manu, euh, tu m'excuseras, mais enfin, si c'est pour te la péter dans le chat, à savoir à écrire euh, Deutsche Vermögen. <rire> j'ai fait un copier-coller. J'ai bon, <rire> <rire> tapé Deutsche Vermögen sur Google, ça m'a mis une suggestion, ouais. <rire> <'est> j'ai copié-collé. <rire> honnête, honnête. Le sponsor ah, là, là, des oui. Schumacher euh, père et fils, du coup. <rire> Marius qui juste dit félicitations, Manu, pour être parvenu à éternuer le nom de son. sponsor. Le making-of est beaucoup plus modeste. c'est pour Ça fait 25 ans je vois ce sponsor, mais je ne sais toujours pas le. Non, mais c'est incroyable. Le sponsor qui et... Enfin, c'était quand même un truc. Vous vous rendez compte, si Michael joueur avait une tête plus petite, le sponsor ne serait pas rentré sur la casquette. C'est terrible, quoi. Heureusement. Il n'y a plus d'écras, il y a aussi d'écras aussi. C'est le canal d'écras. T'es sûr oui. Donc, il y a eu écras aussi. Ouais. Peut-être que, que Dave va un sponsor chez WGA. C'est ce paraît des deux sponsors de <rire> C'est toujours un, un plus que Joe, a dit. Ah, mais, euh... Bah non, dit... je vous dit, il y gravé une ouais. réduction sur la facture moteur. C'est donc... Ferrari, ouais. Ah, je m'en rapporte des sponsors. Et là, mais... oh, franchement, mais franchement bon. je m'y l'ai dit, je l'aime bien, j'ai rien contre lui, mais putain, non. Non, mm, oui, voilà. <rire> j'ai <rire> rien contre cet énorme brel. <rire> C'est vrai que le sous-texte était un peu... Su... Merci pour <rire> l'audio description, Alex. Parce que... <rire> <rire> J'ai rien contre lui, virgule, ce loser, virgule, euh, quand même, bon... Euh, ça fait pas rêver, quoi. Non, ça le a dit, là... Et encore une fois, lui, il fait aussi partie de ses pilotes où, à un moment donné, on l'a dit, Aïe, il, de... ouais. il devient potable, dit que... euh, ouais. Ouais. Donc, Comme dit Zohan, il ressemble à Eriksson donc dans, dans 10 ans, peut-être que Michael ira la Police assistait au Sacre... Non, non, alors encore une fois, moi voilà ça je vous rappelle hein, ça. mais si c'est euh, pour que dans les années à venir je vois euh, Ericsson Drugovic, euh, tous ces gens-là qui gagnent une distance 100, juste quand je l'y vais euh, Les loups de la f 1 vont gagner une distance en Tu vas voir sur les 10 prochaines années sur les 10 pro prochaines années, à, prochaines prochaines Miguel, années euh... je vais... Pe Peux-tu nous raconter la victoire de Roy Nissan dans les coulisses Oh putain, <rire> oh, merde Non, mais c'est ça. Moi, je visais un peu plus haut quand même Ricardo, tu vois, qui tient comme ça. Dans les dix prochaines ouais. années, je vais rater une édition de l'Indice 500 et Lucas Trones va gagner la cinquième victoire, la foule en délire, machin. Ah, ça alors, prend par deux contre, ans. Alors, par contre, les neuf autres, alors là, je veux dire que <rire> <rire> la, la victoire de Calum et Lod, de tout ça, ça va être. Une C'est ça le problème, c'est que tu es obligé de tous les faire, du coup, si tu peux en louper une, bien. Latifi Non, non, non, non, non, non, là, je peux. Si la Tiffy gagne un Indycar, c'est la mort de dire Je peux personnellement m'allonger sur la ligne de briques en point de site de protestation. Pendant la course Dès qu'il prend la tête de l'épreuve, dis stop. Si la Tiffy gagne 500 matchs, je pense que le titre en Indycar vaudra 2 points. C'est ça, je suis pas ça. Ils vont reprendre des super licences. Là, on va ça, sera, ça sera moins 5. Sur la <rire> tu gagnes les instants, c'est moins 5. Je, je rappelais quand même à Manu qu'une IndyCar c'est 10 à 12 secondes de tour par rapport à une F1. C'est au niveau d'une F2 hein, quand même. Parce qu'il y a 14 secondes sur les années. Ouais. Ouais. Ouais, donc, euh, ça, ça, ça ne doit pas mériter plus de points que de la F2 pour moi. Ouais, D'ailleurs, une super formula est plus rapide qu'une IndyCar. Ouais. Après, il n'y a pas que la vitesse. Y a la... La oui, il y a la compétitivité, ouais. le temps resté, oui. le temps, temps qu'on y reste, et surtout le fait qu'il n'y a pas plus haut comme championnat. Euh, en tout cas, et le plateau cool. aussi, parce que quand même, le plateau de la F2 cette année, c'était pas ouf. Ouais. Mais bon. Alors quand il y a une déclarée de puissance, il y a Joseph Nouveau-Jardin, il y a Patrick Récompense, c'est quand même des, <rire> des, des mecs... Euh... C'est une ouais. déclarée québécoise, ça, non Tout à fait, tout à fait <rire> mais c'est la, <rire> la version québécoise de Driven, et j'aime beaucoup. Euh, avec, euh, on rappelle également... Euh ce cher Quentin journalier qui est très, très sympathique qui s'appelle Color Daily. <rire> <rire> Pour ceux qui ne l'avaient pas forcément. Et, et pourquoi Simon Pagenaud est arrivé directement avec un bon nom, lui, là-bas Ouais, c'est ça. C'est <rire> vraiment oui, oui, enfin, un roman Big dit... John qui a été <rire> précisé ouais, un roman de Non, mais, il, il, oui, mais en, du coup, là-bas, il l'appelle là Simon Not a Teenager. Euh, c'est ce qu'il n'a <rire> rien à voir, mais, C'est très, très différent. Et là, vous allez pouvoir également à quel point la vanne a, a atteint les, les cerveaux à des moments aussi c'est très différent. Très... première fois que je l'ai lu dans le chat, elle m'avait tué. Hein, donc, euh, vous en faites pas. Est... Elle est très complexe. C'est très très bien celle-là. Dis-trame que c'est quoi le barème de la formule Je, je me demande si le champion formule a une super licence, direct. <rire> Après, on de voir la France à l'Eurovision. Et la Formule 1 <rire> <points. rire> tout point. Et moi-même, pour tous ceux qui ont osé participer à ce truc. Je crois que si. Euh, et je encore. Si, euh, si ouais, c'est ouais. bon, un championnat du monde maintenant, donc je pense qu'ils ne peuvent pas lui filer autre chose que Contrairement à la Formule 2, euh, la Formule, 2, Formule 3. Une... Si on peut <rire> encore le rappeler pour certaines personnes qui ont écrit que. C'est un diffuseur officiel. <rire> un Français était champion un du monde de l'E3, de... de... bon, c'est chouette hein, pour... Alors, Victor Martins ou Martins hein, Parce que moi, je suis perdu. Martins. Martin eh ben, Bravo à C'est Martin. Doc Martins et Victor Martins. <rire> <rire> rien à voir avec Doc Martin, avec Thierry Larmite et tout ça. Quand vous avez perdu. <rire> oui, alors là, maintenant, on sort des références complètement des. Je, je, euh, je crois que c'est pas bien. Là. À un moment donné, quand. <rire> en vacances et qu'il y a cartel 9 qui passe à la télé bah, tu, tu fais ce que tu peux ah, il nous reste, il nous reste quand même le hot subject la soirée quand même les amis et oui combien de points pour ouais, les scooters il... nous pose Dave Murray dans le <rire> chat <rire> c'est euh, la voiture car, de sécurité sa c'est safety car de malheur là. le débat oui parce le que j'ai dit au début de d'émission que j'allais dire pourquoi ça n'allait plus et puis j'en avais pas parlé mais effectivement euh, <rire> je me permet du coup d'attaquer vite fait parce que ça va être assez court mais euh, Euh, je suis mais très merci. content. Merci, c'est sympa. Très sympa. Mais non, mais parce que, parce qu'en fait, non, c'est juste que pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils appliquent le règlement à la lettre, tout simplement. Bravo, euh, bravo, bravo. On ne peut pas, on ne peut pas, peut pas euh, sous prétexte de, parce que j'ai vu beaucoup de même de journalistes, tout ça, dire, euh, non, il faut absolument trouver une autre solution et tout, mais ça arrive très rarement et on ne peut pas, euh. Ah <rire> oui! Il y, y a une flore en délire quand même. Joli, joli, merci. Cette merci. émission est devenue. Euh, Mais de... euh, <rire> euh, non, non, on ne peut pas, sous prétexte de vouloir faire le spectacle, faire n'importe quoi avec le règlement et la sécurité. Et ouais. en fait, c'est pas la première fois qu'on a des courses qui se terminent sous safety car. c'est pas un drame. Euh, Brésil 2012 se termine sous safety car. Et encore une fois, 10 ans ouais. plus tard, personne ne se rappelle de ça. Et pourtant, c'était l'attribution d'un titre mondial. Donc, il euh, faut arrêter les conneries. La F1 n'est pas un show à tout prix. Et euh, on ne va pas rusher une safety car ou envoyer des commissaires en piste, avec des voitures qui passent sans être groupées, ou mettre un drapeau rouge qui n'est pas justifié juste pour, euh, pour euh, dire on refait au moins un, un, deux tours sous le drapeau vert. En fait, non, ça peut arriver. c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Et euh, malheureusement, je pense que la F1 va aller à l'encontre de ça, puisque c'est spectacle à tout prix. Mais pour moi, c'était la meilleure solution. Et enfin, enfin, Contrairement à Baku 2021, contrairement à bout 2021, on a appliqué le règlement. Donc c'était cool. J'enchaîne. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Sauf que, effectivement, euh, la Formule 1 est aujourd'hui un spectacle. Ça a attiré de, un nouveau public. Ça a attiré beaucoup de jeunes. Et ça a attiré, du coup, on l'a vu, on l'a senti chez tout le monde de la grosse frustration. Euh, et même chez les journalistes. C'est que là, en fait, on, se rend, on se rend compte qu'effectivement, même si cette fois-ci, on peut tout à fait saluer que les règles étaient respectées à la lettre, il n'y a rien à dire là-dessus. Grue sur la piste voiture qui gêne, euh, on neutralise, il n'y a, a pas de risque à prendre là-dessus. On a eu un, un très grave accident au Japon il y, y, y a 8 ans maintenant. Euh, C'est hors de question que ça, se, que ça se reproduise. Donc pour ça, euh, félicitations à la, à la FIA d'avoir, entre guillemets, euh, dit qu'il fallait euh, voilà, respecter les règles. Maintenant, il y a eu quelques petits couacs quand même Euh, Puisqu'on a, on a lancé la voiture de sécurité devant le mauvais pilote, parce qu'elle est arrivée devant Russell au lieu, de, au lieu de devant Verstappen. Donc, ça, effectivement, ça peut être, euh, ça, c'est un petit couac. Et effectivement, peut-être la règle, par contre, que tout le monde souhaite revoir depuis un, un bon bout de temps, c'est pourquoi est-ce qu'on laisse les pilotes se dédoubler au lieu de les remettre derrière, effectivement, euh, les, derrière le, le peloton. Euh, voilà, et repartir effectivement dans, dans l'ordre sans avoir à perdre autant de temps. Ça, c'est une ouais, chance, et... c'est un point de la Après, Arrêter la course pour, pour la relancer. Il y a eu, l'idée a été émise par euh, Lewis Hamilton, par euh, quelques, quelques, quelques directeurs d'écurie. C'est-à-dire, effectivement, quand, si on rentre sur un safety car dans les 7, je sais pas, moi, il faut un nombre 7, 10, 5 derniers tours, on sait rien, qu'on sent qu'effectivement, ça peut durer un petit peu, on peut pas avoir plus de 4, 5 tours de course. On arrête sur le drapeau rouge, on relance à ce moment-là. Euh, si c'est dans les règles et que c'est accepté par tout le monde, ok. Le, la règle du jeu est la même pour tout le monde. Par contre, moi, si on en vient à ça, la seule chose que je voudrais, c'est qu'effectivement, qu on ait quand comme une petite période de voiture de sécurité, qu'il y ait des pilotes qui fassent le pari d'aller changer leurs pneus ou pas, et que si on redémarre pour 5 tours, interdiction d'avoir des pneus neufs gratuits, euh, sans avoir pris, entre guillemets, le risque, euh, le risque euh, avant. Donc voilà, c'est seul, la seule chose que je demande si on arrive là-dessus, et je pense qu'on va malheureusement arriver là-dessus, parce que ça avait déjà été suggéré après Abu Dhabi 2021, Euh, ça, le sera certainement, ça a même certainement été le, le, le cas, le sujet à la réunion de, parce qu'il y a eu une réunion euh, lundi, convoquée avant ces événements-là pour toutes les questions sportives entre la FIA et les équipes de F1 pour discuter de pas mal de choses, je pense que du coup le, le sujet de la safety car est arrivé dans, assez haut dans l'ordre dans du jour euh, voilà, aujourd'hui la F1 est devenue un spectacle, la F1 est devenue euh, un autre public, un public plus jeune, ça a sauvé la F1 clairement parce que c'était vraiment un public vieillissant Donc voilà, maintenant tant mieux. Et, et il faut du spectacle. Et tant que ça ne va pas à l'encontre de la sécurité, qu'effectivement on mesure qu'il y a une frustration derrière, que ça se termine comme ça. Moi je ne mmh. suis, suis pas contre qu'il y a un bouleversement des règles. Mais, du moment que les règles sont appliquées, ça me va. Voilà, je je, je, je pense qu'on peut. On peut oui. non, en fait c'était juste de dire moi, pour moi le problème c'est qu'après on va se retrouver comme un NASCAR, c'est-à-dire si on impose cette règle, mmh. par exemple une règle de mettre un drapeau rouge dans les derniers tours et tout ça. Ça veut dire qu'à chaque relance, s'il y a le moindre incident, on mettra un drapeau rouge, tout ça, et ça fera quand qu'en NASCAR, sauf qu'en ce c'est même pas des drapeaux rouges, c'est des reneutralisations, mais eux peuvent mettre de l'essence, donc c'est jouable. Et c'est des fins de course qui durent parfois 40 minutes. Non, non, alors, par... on, on dit par contre qu'il y a un seul drapeau rouge. Mais du coup, il faut ça. aussi, ouais, après, il faut un ensemble de règles pour, bah, si jamais la course est neutralisée parce qu'il y a un accident, euh, qu'est-ce qu'on fait au niveau du classement, etc. Enfin, après, c'est... Pour moi c'est compliqué et en fait ça fait trop nascar justement pour moi la, la, la F1 a ce potentiel de finir ce drapeau jaune qui est pas, pas déconnant je trouve que après on, on va trouver un choix à la nascar qui est, est très marrant en nascar mais qui pour moi n'est pas adapté à la f1 et je tiens à dire si la, si la direction de course n'avait pas mis une minute à sortir la safety car une minute alors que la voiture était garée entre les deux les SMO, qui est un endroit où il n'y a pas de, de, de, de, de entre les deux les SMO, ou après le deuxième SMO, je sais plus mmh, il y a pas de, de, de possibilité d'évacuation Et à partir du moment, où on a vu qu'elle était de toute façon avec un rapport engagé de ça. Enfin, eux, j'imagine qu'ils le savaient. Ils n'auraient pas dû mettre une minute à la déployer. Il faut que la direction de course redevienne beaucoup plus réactive. Pas comme à Bakou l'an dernier non plus, vous avez mis une minute dix. Il faut que la, quand il y a besoin de ces six cars, on la déploie, point barre, elle sort en piste et elle chope le leader dès qu'elle peut. Et on gagnera déjà énormément de temps. Euh, mmh. Moi, de... moi, j'ai l'autre. Ah, Vas-y, ah, Je crois. Ouais. Dans, dans ce débat sur le, la F1 est-elle un spectacle ou un show, je pense que c'est intéressant de rapprocher ce débat des toutes récentes déclarations aussi de Dominique Ali, et et de la Célara, où il dit, euh, oui pour moi la, la F1 c'est autant un sport qu'un spectacle, c'est pour ça que dans cette perspective il veut mettre des points pour les essais libres, pourquoi pas, en tout cas que chaque séance compte. C'est pour ça qu'il veut, il remet sur la table le sujet des grilles inversées, donc je pense qu'on peut replacer ce, ce débat-là dans, dans, dans tout ce, ce fond ambiant. Et effectivement, si ça, imaginons que ça arrive encore plusieurs fois, il est très clair qu'il y a une grosse pression sur, sur la FIA de la part de la FEM pour changer les règles. Ce qu'on demande, c'est simplement de la constance ou de l'application du règlement. On ne l'a pas eu à Bakou ou à Bouddhabi, on l'a eu cette fois-ci. Maintenant, il faut Que ça dure en tout cas, alors euh, moi je suis pourquoi euh, pas tout à fait pour que, que, que ça dure. En tout cas, il faudra de, de la constance. En revanche, voilà, sur la CTS par spectacle, les dernières euh, déclarations de la femme de, de Milikali vont plutôt dans le sens du drapeau rouge cinq tours avant la fin. Peut-être que les équipes euh, en, en rediscuteront. Euh, Castel demande comment ça se fait qu'il n'est pas possible de sa voiture à l'écart de la piste sans déployer de voiture de sécurité bah, euh, parce que. Des fois, tu as des circuits qui ne te permettent pas, ça arrive. En fait, maintenant, la, la politique, c'est qu'on ne laisse plus d'obstacles. Une voiture qui est en panne, c'est compliqué de la mettre complètement en dehors de la, de la trajectoire ou de la piste. Cette question va d'autant plus se poser qu'avec la FOM, on va aller de plus en plus sur les circuits urbains où ce genre d'événement sera de plus en mais plus probable. Euh, moi, la question Exactement. que je me pose, euh, réellement en plus, hein, je le dis, elle est, elle, est, elle est sincère, ça a commencé à vous déranger quand les courses qui se finissent sous drapeau jaune en fait. parce que Ah bah là les typosis ça les a... <rire> ouais non évidemment. Mais... <rire> non mais après oui, ah, non, mais en, fait, je... en fait ce qui m'énerve c'est que... ouais Vas-y Michael Je veux dire c'est un phénomène qu'on a effectivement dans les courses américaines aussi où c'est devenu à un moment donné intolérable de finir une course sous drapeau jaune. C'est devenu le scandale absolu. Le... Mais... Mais, je... mais je pense que c'est humain comme comportement. On a envie qu'il se passe des choses et oui. là il y a une occasion qui se passe des choses et il n'en passe pas. Qui... On profite pas d'opportunités en fait c'est ça. Ouais, en fait pour moi c'est... Euh, c'est la course. Pour moi c'est... S'il y a besoin de drapeau rouge, on met le drapeau rouge et puis ben, la course se voulait. Mais à, à bas coup je peux comprendre presque parce qu'il y avait l'histoire des pneus, ils avaient quand même quand, ils commençaient à avoir des grosses inquiétudes sur les pneus qui n'allaient pas tenir et tout le monde était un peu en pneus très usés, donc euh, je comprends qu'il y ait eu un, une surprudence. Mais en fait je ne comprends pas le, le besoin de relancer à tout prix la course alors que finalement on arrive probablement à un résultat qui est injuste à la fin. Donc là ça va en disant... On va, on va euh... passer le directeur financier de Liberté Média, il va t'expliquer. Ouais, ouais, j'imagine bien que de toute façon, <rire> à la fin, c'est ce qui me, me prendra Mais en fait, c'est juste que c'est dommage parce qu'au final, ça donne des arrêts gratuits à tout le monde et tout, et ça relance la course. Alors que en fait, ça ruine 95% des stratégies qui ont été faites, qui ont été réussies. Mais, et mais, euh, et ça, ça nivelle vachement le… le, mais le... Mais dans, dans ce cas-là, Manu, tu devrais être pour la suppression de la Safety Car et pour la, la VSC, parce qu'une Safety Car, ça, ça, ça fausse aussi le résultat d'une course. Ouais, mais la CFSK est là depuis très longtemps et elle a prouvé son efficacité, parce que des fois, il n'y a pas le choix. On l'a vu là, quand il y a une intervention comme ça, une VSC ne suffit pas, parce que la piste est étroite, les mecs sont obligés, enfin, les, les, les hommes et femmes qui sont commissaires sont obligés de tourner autour de la voiture, donc ils sont obligés de se mettre en danger. Et il faut que le peloton soit regroupé derrière une voiture, comme ça, ils ont pendant 15 secondes des voitures qui passent, et ils savent que derrière, ils ont deux minutes d'intervention libre. Ce qui est d'ailleurs hyper dangereux des fois, puisque la direction de course relâche des pilotes un peu au pif. bon, c'est un peu bizarre. Mais, euh, en fait, Pour moi, la safety car se justifie en tant que telle. Et le drapeau rouge, par exemple, à Abu Dhabi, aurait pu se justifier parce qu'il y avait des débris partout en piste. Euh, la voiture avait éclaté les barrières, c'était éclaté contre les barrières. Il y avait des possibilités de mettre un drapeau rouge logique. Mais encore une fois, il aurait fallu prendre la décision rapidement et pas traîner trois tours avant de réfléchir à ce qu'on va faire pour la relance. Et euh, donc, moi, je suis pas... La, la safety car est une composante. Mais justement, la safety car est une composante. Elle peut l'être... Le premier tour, elle peut l'être le 30e tour et elle peut l'être à trois tours de la fin. Et quelle que soit la composante, pour moi, le règlement est bien écrit au niveau de la CC -car. ne le changeons pas. Et en fait, c'est parce que je pense qu'on va amener des situations où il y aura des problèmes qui vont se poser. Alors que quand le règlement, je comprends que ce soit frustrant d'un point de vue du spectacle, et je comprends que les typhosis n'aient pas aimé, que les pilotes auraient aimé refaire un dernier rush et tout ça, c'est évidemment, c'est des gens qui veulent faire le Mais moi, j'étais déçu que ça se termine. La... Je n'aime pas ce genre de fin, il n'y a pas de problème. Je veux dire, subjectivement, pas quelque chose qui m'a plu. Mais objectivement, au moins, il n'y a personne qui est lésé, on n'a pas pris de risque, en tout cas pas sur sa relance, et euh, c'est une composante qui est arrivée avec quelque chose qui a été logique, qui a été euh, déjà, pour moi, qui, qui s'est déjà justifié en tant que tel. Donc euh, la safety car ne me dérange pas, et comme de même que s'il y a besoin, ça ne me dérange pas qu'on mette un drapeau rouge à deux tours de la fin non plus. Pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre un drapeau rouge à tout prix en fin de course, ça peut arriver. Mais moi, il faut que enfin, ce soit justifié. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le nombre de gens qui ont dit, mais oh, c'est un scandale, pourquoi on ne fait pas genre, allez, les retardataires passent vite, machin, enfin, ils ont essayé de tordre le règlement de toutes les oui. manières possibles, et ce sont certainement les mêmes personnes qui a. Neuf mois, où on dit, non, mais c'est un scandale, le règlement, c'est le règlement, il ne faut pas le tordre. Faut... Et puis, les pilotes qui, doivent, qui passent vite, c'est vraiment le coup à ce qu'un commissaire se fasse découper en deux. par Imot, ça hein, 20, ça, On l'a vu à Imola 20. en 2020 avec Stroll, on l'a vu à Pérez Monaco, à Monaco en 2019, et on le reverra d'autres fois, si la direction de course continue à relâcher les pilotes quand l'intervention n'est pas finie, ce qui a été un peu le cas déjà à Monza, c'était limite. Donc ça, il faut qu'ils qu se rendent compte que euh, relâcher trop vite, c'est hyper dangereux voilà Il y aura un règlement, c'est si le pilote en tête est membre d'une écurie qui plaît à la FIA, alors il se passera cela non, on fait ça, bah oui. oui. <rire> ah non, non, mais après, les, les pilotes qui se dédoublent aussi, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment utile Le point truc, c'est on... ça l'est pour le spectacle. C'est La perte de temps. Oui. Après, vous savez qui pourrait être le sauveur de tout ça, en fait Michael Maisy. Le sauveur. <rire> <rire> alors certains l'ont regretté, parce que. <rire> <rire> Sur ce coup-là. Alors mais on euh... reparti avec Michael Maisy. Non, c'est Pirelli. Pirelli en 2024, qui va être obligé de produire des pneus où il n'y aura plus besoin de couverture chauffante. Mmh. Donc, ils vont devoir fonctionner à des températures beaucoup plus basses. Et donc, faire rouler une safety car sur ce genre de, de situation à du 40-50 à l'heure, histoire de ne pas faire trop de tours trop vite. Au lieu de faire 3-4 tours safety car, on ne fait plus qu'un ou deux, parce que du coup, on peut faire rouler des F1 à 30 ou 40 à l'heure. Mmh. C'est aussi une solution pour gagner de, des tours et, et du ouais. temps. C'est vrai, parce que s'ils font un tour euh... en 5 minutes, ça laisse beaucoup plus de temps pour... C'est ça, exactement. Bon, ça, donc, ça, dès 2024, euh, ça peut être effectivement aussi. Ouais, en, fait, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont des solutions. Ils pourraient dire, par exemple, si on voit que l'intervention prend du temps et qu'on veut relancer plus vite, on fait passer les, 10, les 20 voitures ou les 15 voitures qui restent par la voie des stands. Ça fait gagner aussi du temps. Et en fait, il y a plein de trucs à mettre en place pour dire on essaie de les relancer, mais on, on, moi, le drapeau rouge, je ne suis, suis pas pour si ça ne me pose pas. Quoi. Après, qu'on qu veuille relancer, je comprends, parce que c'est très bien d'avoir une relance, mais. Euh... Mais voilà, après pour moi ça amène trop de situations compliquées qui ne sont pas aujourd'hui et j'ai tendance à penser qu'un jour ou l'autre on regrettera d'avoir changé ça si on le change. Mais bon, en tout changé. cas, s'il y a drapeau rouge, pour moi il doit y en avoir qu'un seul et interdiction non. de changer de, de pneus gratuitement. voilà et Ça, c'est un truc qui ça longtemps. Que... De... Mais Mais du coup, coup euh, ça 6 euh, tours, tours avant la fin, si c'est la règle c'est du 5 tours avant la fin, puis tous non. les non. autres vont s'arrêter et. Non, on annonce, on annonce safety car et après à la discrétion du directeur de course, vous mettre drapeau rouge ou pas. Donc après c'est toi qui prends ton pari de changer de pneus ou pas en se disant est-ce que le safety car va se transformer en drapeau rouge ou pas. Donc là du coup c'est à chaque équipe de, de vraiment de faire oui. une la bonne stratégie. Donc pour moi c'est ça, c'est jamais de drapeau rouge direct. Ce n'est pas, pas possible. C'est safety car et à la discrétion du directeur de course, drapeau rouge. Si on voit qu'il se rapproche trop effectivement des 5 tours, liberté ensuite aux équipes de dire bon je suis bien placé ou pas, je m'arrête ou pas. Parce que, malheureusement, des départs être... arrêtés ou lancés, parce que faire un départ arrêté en pneus usés. Eh bien, à un moment donné, les pilotes de F1, c'est des pilotes de F1 oui. aussi. Si ça va des pneus usés, euh, ça, moi, ça m'énerve, toutes ces Jérémiades. Euh, tous ces. Ah, oh, mais vous savez, sans les couvertures chauffantes, eh bien, t'auras des pneus froids. Tu vas, pas, tu, tu vas rouler moins. <rire> de... Non, mais <rire> c'est con, moi, je suis désolé, oui. mais. Euh, Ça fait, ça, fait, ça fait 8 ans qu'on nous annonce... Tu roules moins vite, quoi... c'est tout, quoi. Ça, ça fait 15 ah, oui. ans qu'on nous annonce la fin des couvertures chauffantes. Si t'as pas de coureurs chauffantes, tu roules moins vite pendant 2 tours et puis basta. Sachant que Céline va, va refaire son produit quand même et va le bah, repenser oui. pour... Il minimiser. va l'adapter, donc... Oui. Euh, c'est les, les, les 20 meilleurs pilotes du monde, en fait. Non ils, doivent, ils doivent être en mesure de s'adapter à toutes les situations qu'on présente sur le piste. Ouais, euh, ah, oui, 18. <rire> on les met... C'est un canadien Alors, ce <rire> Lorsqu'il me demande est pourquoi ne simplement pas décompter les tours safety car, moi je suis désolé. Alors, déjà, parce que l'essence, ça serait Essence. un problème. Et puis moi, oui. je suis désolé, euh, mais une course qui fait 53 tours, elle doit en faire 53. Ah, elle voilà peut ça, en faire moins pour des raisons, euh, voilà, euh, mais, mais elle ne peut pas en faire plus. Moi, je suis désolé. Dans un championnat où il n'y a, a pas de refueling, tu ne peux pas demander aux équipes de prévoir euh, 310, 315 ou 320 km et 305. C'est mmh. ça. ça c'est hors de question. En NASCAR, c'est possible parce que justement. Eux, ils rentrent, ils font un splash and dash, et puis on repart, et ils peuvent en faire 4-5 s'ils veulent. Euh... Ah, ah, sinon, on sinon, on rentrerait sur des systèmes hyper complexes. Où on demande à, de faire, euh, aux équipes d'avoir tous un réservoir de 10 litres de plus, en disant, non, non, non, vous ça. avez 10 litres de plus, à ce moment-là, autorisation de taper dedans si la course est vont voilà, foutre pour faire poids. C'est ça, exactement. Il ouais. y en a quand ça, même qui auront un avantage, parce que du coup, tu as ceux qui, auront, qui mettent moins d'essence de base, donc ils rajoutent la, la, ouais, le plus, mais ils pourront plus ouais. taper. Comme, comme euh, en, en fait, le règlement de la F1 est déjà assez complexe comme ça. Tout le monde dit qu'il est complexe. Ne le complexifions pas encore plus. C'est ça. Non, non, non. Puis, non puis, oui. honnêtement, voilà, je ne suis pas certain non. que ça, ça soit... C'est pourtant pour la spécialité de la F1. Donc je ne suis pas certain qu'il... <rire> oui. <rire> <rire> Il sera tu mets un système hybride utilisé sous safety car comme le ah, 2016 sur En 2026, ouais. effectivement, ce serait possible. Ils finissent qu'en électrique. Oui, t'aurais aurais C'est <rire> rigolo, ça. Plus d'essence, ce n'est pas grave, ce serait marrant. <rire> ah, ça devrait imposer les, les safety car en électrique, ouais. Bon, j'y vais. Formule Blabla nous dit sinon on oblige les pilotes à pousser leurs voitures si elles sont en panne. Nigel Mansell n'apprécie pas cette... C'est vrai que si Ricardo avait ramené sa McLaren au stand, euh, ça aurait été beaucoup moins problématique. Tu vois. Et pour le, le meilleur carburant, c'est celui qu'on n'utilise pas alors des voitures à pédale aussi en cas de 7-4. <rire> non, mais par contre, ce que je pense qu'il faudrait peut-être refaire, c'est un peu compliqué, c'est effectivement c'est. On est obligé d'avoir des, des, des barrières de sécurité qui sont safe pour les pilotes, donc euh, est... on est obligé de, de retirer la voiture vers l'arrière pour, la, pour la mettre en sécurité. C'est vrai qu'avoir des systèmes de. Il voilà, bon, faut que la voiture soit neutre, des, des, des barrières qui puissent en fait, s'ouvrir pour qu'on puisse pou la pousser. Ouais, J'ai peur que ça, ça fragilise trop les. Ouais, voilà, barrières ouvertes. ça c'est le coup qu'il y en a un qui glisse, il se prend le, la barrière pile à l'endroit où il y a la porte. et y a l'ouverture, ouais, ça ouvre le feu. Tout se fait. Hein, je... Mais bon, c'est complexe. C'est C'était arrivé en NASCAR, ça, à Bristol, mm. il y avait des années où, en fait, donc, il y avait une porte à la sortie d'un virage dans le mur. En fait, tu as tapé la porte, ça a ouvert la porte, et du coup, bah, la voiture s'est pris le mur et ça a éventré les voitures les deux fois. Euh, heureusement, les ouais. pilotes en sont toujours sortis, mais le, le problème, c'est qu'une une NASCAR qui se fait éventrer, tu as une chance qu'elle se fasse éventrer par le côté droit. Donc, tu n'es pas dedans. Une monoplace, <rire> je me suis au ça. milieu. Quoi, donc C'est un, un peu compliqué. D'une euh, trappe pour avancer en pierre à feu, exactement. C'est pas plus compliqué. Euh... Très bonne idée pour le spectacle. Voilà. Bon, <rire> et là on verra si c'est des pilotes et des athlètes. <rire> là, on pourra voir qui a les meilleures jambes. Euh, bon messieurs, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hein, dans cette belle émission. Ce film... Non, non. Sinon on donne des levites au commissaire et des, des planches à roulettes passées en dessous, comme dans les stands. Alors moi, le problème, c'est que si je, tu me mets commissaire de piste, moi, je vais faire le tour en skateboard avec moi yeah. sur la voiture. <rire> pas, pas sûr que ce soit une bonne, bonne idée. Skateboard électrique. Évidemment. <rire> Évidemment. Bah, avec, avec de l'évite. Électrique sponsorisé par Aramco, mais écoute <rire> Non, <rire> ah, mais c'est vrai, cool. que oui, ça peut. Est-ce que voilà, est-ce que serait pas aussi tord de donner au commissaire plus de. C'est ça. Il faut même peut-être mettre juste un à l'arrière, en fait. Tu en mets juste un à l'arrière, tu mets deux skates sur les deux roues avant, et puis voilà, tu la tires à la voiture. Alors, meilleure idée pour le spectacle, on ne dégage pas des voitures. Et tu la tires même sans avoir touché la carrosserie. Ouais, sans avoir touché la carrosserie, sans la mettre aux autres d'autre. Je vais envoyer mon idée à la tiens. a un brevet, comme ça, après. Ouais, oui, je il dépose d'abord. Tu te seras témoin. C'est moi, Lucas diras va déposer et tout. C'est du casse-grassique qui a déposé le brevet des brevets. Il faut <rire> non, <rire> ça. Et notre cher Habitat nous <rire> dit sinon des F1 de maximum 50 kg pour pas juste les lever à la main. C'est vrai que finalement on s'emmerde avec tout ça, mais ce serait beaucoup plus simple. Ça peut être la carte à pédale. Comme ici, <rire> pour... <rire> <rire> <Allez>, on Au Côté du grillage. On va rire maintenant. Silver Straton en plus était là, il a tout ça S'il y a du vent sur un circuit, on va rigoler. Dans le cas, ils vont passer de l'autre côté. Non, mais Sylvester Stallone, on me dit qu'il était dans le paddock pour préparer un nouveau film qui sortira dans le Sur le sport automobile. Je n'ai pas vu le scénario ou quoi que ce soit, mais ça promet. Je pense que Liberty peut lui accorder les droits C'est Ce n'est pas ton tour avec cette fois-ci. Il y aura quelque chose de plus solide. Ah, le le Franck... retour du, du très très vieux en F1. Mais Franck, moi je suis désolé, <rire> mais les gens de chez Liberty Beta ils ont des yeux quand même. Oui, pas... <rire> ouais, ils sont censés aimer oh. le sport aussi, tu vois, à un moment. <rire> non, ils ont pas des yeux. Ils des... Parce oui, que moi je pense avec... que je, je, pense je pense que le kart à l'époque, les... c'était des aveugles qui géraient le truc, donc évidemment, ils ont juste entendu. J'ai entendu le me mec c'est génial. Moi je voilà. pense qu'ils avaient mal déposé les licences, ils ont, ils ont dit ok, vas-y pour faire ton film. Alors. Alors, ils ont dit oh, non. Ah, mais attendez, mais oui, non, mais en fait c'est Driven 2, c'est l'histoire de Jimmy Bly qui galère, tu sais, dans le championnat Indica, il galère à regagner tout, donc il va faire une euh, saison en F3 Asie pour avoir les points de super licence et après il va en, il va en F1. Et non, c'est Jimmy Bly qui revient aider le fils de Joe Tanto. Oui. Ça devient compliqué là quand même. Hein. C'est <rire> le fils de Jotanto qui a 48 ans, ce qui est l'âge de Jimmy Bly aussi, c'est le gros souci. <rire> il a, il a a le a de <rire> Fernando Lonto. Fernando Tanto. Fernando <rire> <rire> Tanto. Et des, et des <rire> qui me disent, s'ils ont vu Driven, c'est compliqué. Non, mais oh ce serait génial que Stallone vienne y... ait par Stéphane de c'est vous qui avez fait Driven, là ouais. mm. Non. non, je suis pas non, non, non, mon frère. <rire> je suis pas disponible. Non, vous n'aurez <rire> pas les droits, euh, monsieur Stavart. Mais je ça se trouve, qu'on ne sait pas, c'est que Stallone en est fier. Mais grave! Il Hey, have you seen my film uh, Driven? You know, it was fantastic! Tout like le monde lui parle de carrière. il fait ouais, ouais, Rocky Rambo, ça va, mais franchement, Driven, vous l'avez vu! <qui> vu le rôle de Jean-Lézy dans le 2. Le rôle de Jean-Lézy, c'est de ramener à la c'est en fait 500. Il se balade dans le paddock <qui> et t'as tout le monde qui dit y a Rocky, y a Rambo, ils se retourne pas, puis y'en a qui fait Y'a Joe Tanto! Y'a Joe Tanto! Ça, c'est vrai! C'est vrai que Féro a dit de le regarder quand même. Bah oui, a Jean-Lézy dedans, attends! Ouais, gros rôle, être... allez-y, gros gros rôle il y a eu deux grosses, deux grosses mauvaises nouvelles pour le cinéma ces derniers temps la mort de Godard et l'annonce de Driven 2 <rire> ça va, ils ont pas annoncé à Michel Vaillant 2 déjà. je mets quand même la mort Driven 2 au dessus en termes de par nouvelles rapport... <rire> parce, parce que Godard ça faisait un moment qu'on qu pensait tous qu'il était mort <rire> par contre ils sont pas il était là, j'en ai ce week-end ouais, oui bah, Ils n'ont ouais. pas fait de photos, chauffeur... ils ont rien. Chauffeur... <rire> si, chauffeur personnel d'Alain Prost. Ah bah dis donc. Ouais. C'était. C'était explosif, un explosif comme. Euh, comme Alain Prost s'est ouais. chié dessus. <rire> Parce qu'il <rire> est arrivé avec une vieille chaîne 500 pour pour choper chauffer à son hôtel, Et ils ont fait trajet en 20 minutes au lieu d'une heure. <rire> Prost était, était blanc comme un cul quand il... Alors, <rire> il même temps, la euh, en même voiture. allez-y à un historique de voitures cassées en train d'aller dans des gens, c'est Gerard Berger au Jantone, il les a tous foutus sur le toit une fois oui, ou deux. Oui, oui. ils avaient il il retourné avec Gerard Berger la voiture de la Ferrari de Jantone. Il, il doit regretter sa, sa Ferrari F40 d'ailleurs qui a été vendue pour euh, mm -hmm. la carrière de son fils. Il, qui vient quoi d'ailleurs en fait Su super, super Formula, formula. Light. Super Formula. Là, il est en Formula tout court maintenant. Ah, on sent plus en Formula. Apparemment, ah, lui. Il y a quand même gagné une course. Hein. il est pas... C'est pas un ah, manche. Que... Non. Bon. Comme on dirait dans une autre édition bien connue euh, de ce multivers, c'est pas un manche à mon Chakoui, donc, euh... juste que, <rire> que, malheureusement, il n'a pas le petit plus qui fait qu'il ait Il, qu il, est, a, il, a le il a qui me dit en avant, en avant John Let's Go. <rire> John Let's Go. <rire> Jean, allez-y, qui est donc John ah Let's Go. <rire> Sovans dit le fils de Yernot C'est ça fait un moment qu'on le voit et enfin, qu'on ne le voit pas vraiment. Par contre, celui de Montoya a fait des très bonnes perfs la semaine dernière. Il était là aussi, le fils. Oui, mais moi je ouais. vous rappelle que je ne suis toujours pas prêt psychologiquement à avoir des courses avec le fils de Juan Pablo Montoya. <rire> Sachant que ces deux <rire> dernières bon. années, j'ai vu des courses avec Juan Pablo Montoya, en vrai, <rire> donc ça m'embêterait de déjà voir son fils. Tu vois bah, je... on vieillit, en vieillie, qu'est-ce que tu veux Ouais, vrai. mais attends, le fils de Jos Verstappen est champion du monde déjà, donc ça me... <rire> ouais, ça... Ouais, ouais. Il aura, quand il y aura les petits-fils, là, ça va être... Bon, déjà, bon. Chez les <rire> Fittipaldi, il euh, y a déjà les petits-fils qui sont plus vieux. Oui, que oui non, mais avait... chez les Fittipaldi... Ouais. Mais... Oh, ouais. Ça va, j'ai ouais. pas vu courir le père, quand même. Hein. Enfin, ouais. le, le grand-père. Oh, voilà. <rire> chez, chez les, le ouais, les Fittipaldi, on a commencé à courir <rire> au début de la F1, quasiment. Ça remonte pas mal de temps, mais... Ça commence à nous faire des sacrés coups de vieux, cette affaire. Mais bon, écoutez, nous allons... Tranquillement partir pleurer dans notre coin, on va vous laisser. Euh... Sur cette bombe shell, oh, comme on, on dit. Les... On <rire> les... <sur> cette vous terrible... <rire> <rire> <cette> terrible déception. <rire> on va vous laisser. <rire> merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, Alors, bien évidemment. Merci Franck, merci, du... merci Badu, merci Alex. tout le monde. Et non, on les laisses, il n'y a pas de grand prix ce week-end, donc non, pas besoin de demander à quelle heure il aura lieu. Trois, Trois semaines <rire> le prochain. Ouais. Combien hein Trois, Trois semaines. semaines. Enfin. Ah ouais, il y a une pause euh, à ce point-là euh ça fait une pause 3 semaines depuis Monza mais en deux week off quoi mais oui c'est ça deux oui oui offres, ouais. ah ouais donc comme ça ouais c'est en fait, fait c'est malade la Russie non Il mais oui réussir. puis c'est malin maintenant tu d'avoir 3 semaines et tout parce que ça permet de caser encore plus de triple et deux. <rire> En fait, le calendrier de, de l'an prochain, ce sera ça ce sera trois courses d'affilée, deux semaines de pause, trois courses d'affilée. Et Du coup, Liberté Média a comme une nez creuse d'annuler la Russie parce que, vu la progression des Ukrainiens, Sochi se prenait des bombes sur la gueule ici, trois semaines. Grand <rire> prix qui devient intraitable parce que les Ukrainiens sont rebellés, là ça devient. Euh... <rire> c'est vraiment euh... Il écrit l'histoire. C'est vraiment euh, mais ça devient compliqué. Gros... Et au demande du coup, c'est quel heure le départ de Spa 14h30, ne vous en faites pas. Bon, merci d'avoir été là. A bientôt, bientôt, les amis. Plus... On se retrouve dans une <rire> semaine, du coup. <rire> ciao, ciao. Hein, d d Au semaines, Au revoir, ciao. Au revoir, trois semaine. Ciao. Ciao. Au revoir.